Laurent leur les des grosses têtes. A demain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 Partons pour le retard. Alexandre de Saint-Aignan pour les infos. Et voilà de quoi se met la confusion à 24h de quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Uruguay. On apprend que l'attaquant Edinson Cavani s'est finalement entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier. Victime d'un œdème au mollet gauche, le joueur du Paris Saint-Germain a enchaîné les allers-retours en marchant puis en trottinant mais sans courir dans un coin à part de ses coéquipiers. Il a ensuite fait quelques passes avec un membre du staff. La presse uruguayenne estime qu'il faudrait un miracle pour que Cavani puisse jouer demain. Plus d'un million de voyageurs attendus dans les gares ce week-end. Départ en vacances. Trafic légèrement perturbé. Demain et samedi annonce la SNCF en raison d'un appel à la grève. La direction prévoit pour ce vendredi 4 TGV sur 5. Même chose pour les TER, 2 intercités sur 3. Le concours d'entrée en école d'infirmiers s'est terminé. Il sera supprimé. L'an prochain et remplacé par une sélection sur dossier. Les formations seront rattachées aux universités annonce le gouvernement cet après-midi. Son film monumental Shoah a marqué l'histoire du XXe siècle. Le cinéaste et écrivain Claude Lanzmann est mort ce matin. Il avait 92 ans. Son documentaire sur l'extermination des Juifs sorti en 1985 a obtenu des récompenses dans le monde entier. Les hommages se multiplient venant de personnalités culturelles et politiques. Pour l'ancien président François Hollande, il salue un immense cinéaste, auteur d'une œuvre d'humanité. Edouard Philippe exige la plus grande transparence dans l'enquête sur la mort d'un jeune homme tué par la police à Nantes lors d'un contrôle mardi soir. Le Premier ministre a condamné fermement les violences qui ont éclaté pour la deuxième soirée consécutive dans plusieurs quartiers de la ville. 19 personnes ont été interpellées, 11 gardes à vue en cours. Les proches du jeune homme tué avaient pourtant appelé au calme une marche blanche est prévue ce soir. Les déclarations de Jonathan Daval ne collent pas à la réalité du dossier, affirme tout à l'heure l'avocat de la famille de la victime. Sa crédibilité est sujette à caution selon maître Florent. Jonathan Daval avait avoué avoir tué son épouse avant de se rétracter lors de sa dernière audition et d'accuser son son beau-frère, au cœur de ce qu'il décrit comme un complot familial. Une première expertise met en avant des traits pervers chez le suspect capable de manipulation, je cite. Le tennis à Wimbledon, Gilles Simon passe au troisième tour après avoir battu Matteo Berrettini. C'est fini en revanche pour Julien Bento et pour Pierre-Hugues Herbert. Le temps demain, ensoleillé mais venteux près de la Méditerranée. Des belles éclaircies également de la Bretagne aux frontières du Nord jusqu'en Lorraine. Sur le reste du pays, un temps variable demain avec des pluies encore fréquentes, parfois quelques orages aussi entre la Bourgogne-Franche-Comté et le Nord des Alpes. Les températures pour demain après-midi comptent 23 degrés à Biarritz, 24 à Albi, 25 à Grenoble, 27 à Paris, le maximum 30 à Marseille. Les courses à Honguin cet après-midi et on refait un point sur l'arrivée du quinté avec Bernard Glass. Tout à fait Alexandre, c'était la première épreuve, le numéro plus 2698 est et la bonne combinaison le 17, le 8, l'as, la surprise du jour, le 15 et le 7 arrivé rapport de la troisième épreuve, c'est le 6 Casanova du Cortin qui s'impose de 10 et à 20 devant le 8 Cup. Pidon Forever, 1,50. Et finalement après la disqualification du 10, c'est le 9 Betty Vivier qui prend la troisième place, 1,70. La quatrième épreuve, là c'était non partant, c'est le 5 fille du Vologé qui l'emporte 3,60 et 1,50 devant le 7 Elga du riba 1,80. Et le 6 Fiction Castellet. 1,80 également, 4ème place pour le 4. 5, 7, 6, 4, la quatrième. La 5e est en train de se disputer. Arrivé, et rapport dans un peu plus d'une heure. À tout à l'heure, Bernard, il est 16h04 sur RTL. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Tout à, à tout à l'heure là A tout à l'heure, je vous passe le relais, c'est parti pour les grosses têtes Exactement, jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été Les grosses têtes de l'été Effectivement, sont sur RTL On va retrouver Jean-Philippe, jean, jean Daniel Evnou, Florian Gazan Pour une question de culture générale Une question pour Ella Baumann Qui habite ville urbaine Qui fut le premier homme à faire la couverture de Playboy Ah, euh, ah, ah bah, monsieur Efner lui-même Non, non Donald Trump Donald Trump, non acteur, Alain Delon Un, un acteur Marlon Brando Marlon Brando non c'était quelle année la première la première c'était euh, en 79 Charles Zener non un, un acteur Français. américain un acteur américain Gary Cooper non. Gary Cooper non Gary Grant Gary Grant non un non. jeune Robert Radford Comment vous dites Robert Redford Comment vous dites Robert, Robert Redford. Redford. Robert Redford. la folle. <rires> Robert Redford. Ah, j'ai Robert Redford. Robert ouais. Redford. Ah, ouais, j'ai pensé à Non, alors. Pas, ce serait et Est-ce est, ce est -ce pas il James il vit toujours James Dean, James Dean. Non, c'est pas James Dean. Kirk Douglas. Kirk Douglas. Non, vit Mon, toujours? Montgomery. Fiff. Montgomery. <rire> il vit toujours. <rire> ah oui. Est-ce peut encore poser nu oh, d'abord il était pas nu, il était avec une comment s'appelle une bunny girl. Une bunny oui, girl dans les bras, mais c'est le premier homme à avoir fait la une de Playboy. Il était costaud pour avoir une bunny girl dans les bras. Quand même. Roger Moore, non. Roger Moore. Euh, Roger Moore, non. Il a fait des séries télé. Euh, il a fait des séries télé, oui. Une très connue. Pas des séries très connues. Ah, ah d'accord. Oui. donc mais il a est... Ils sont passés quand même à la télé. Ah oh, bah oui. Comme, ou comme à tout, la radio. Comme toutes les séries, oui. oui. Il a eu un Oscar. <rire> Est-ce qu'il a eu un Oscar Non, ça c'est pas une tête non, à Oscar. Ça. Non, pas tête ah, à Oscar. Pas donc c'est pas un grand comédien. C'est une tête à Playboy, mais c'est pas une tête à Oscar. Il faisait un comédien. Warren Beatty. Warren Beatty, non. Non. Sean Penn Non. C'est un homme genre. très beau. En tout cas, je peux vous dire qu'il a eu de nombreuses femmes. Ça ne ça, ça ah m'étonne oui pas qu'il ait fait la une de Playboy. Burt Lancaster Burt Lancaster, non. Burt Reynolds. Burt Reynolds Bonne réponse C'est une femme. Quoi C'est une femme, Burt Reynolds. Non, je ne crois pas qu'il avait une moustache. Hein. Ah non, non Burt Reynolds, si. c'est pas avait, une femme. Il avait, il avait un très, très gros non. stylo. Il y a une comédienne qui s'appelait... Oui. C'est de Debbie Reynolds Oui C'est une, une série non sur oui. la maison de la prairie non c'est pas ça Ah non non non, non, non. Cannonball C'était plus vite shérif. voilà ouais, Court après moi shérif. L'équipé voilà, voilà. du Cannonball Boogie Knights Burt Reynolds avec sa célèbre et moustache Delivrance délivrance. délivrance. Voilà et délivrance, chélère, bon. évidemment producteur acteur Burt Reynolds j'ai la liste hein, des conquêtes de Burt Reynolds Il y en a il y en a il a, a Tammy je connais pas Tammy Winnett Lucie Arnaz Adrienne oui. Barbeau ah oui. Suzanne Clark Sally Field Lorna Loft oh, Field. Daniel Evnoux <rire> Tony... <rire> Tony Curtis <rire> Tony Little Pam So Dina Shore et, et Chris Evert tu pensais que c'était la joueuse de tennis la ah joueuse de tennis très jolie joli. Ah ouais. et une relation avec Dina Shore a attiré l'attention compte tenu du fait qu'elle était de 20 ans son aînée ce qui est oh, rare évidemment est de... il, est raté, il a raté l'Elysée ah ouais, ouais, ouais, et, et il a été aussi marié à l'actrice Judy Carne, à l'actrice euh, Lonnie Anderson. Non, il a eu du bon monde hein, quand ah même. Oui, donc, euh... Ah oui, dis donc. Ah oui, j'y étais. Mais non, j'ai inventé votre nom, hein, Daniel, ne rêvez pas. <rire> Vous êtes déjà allé jouer aux états unis euh, Daniel Non. Jamais J'ai failli tourner à Hollywood. Ah oui Et Jacques euh, Martin a tout fait pour que je ne le fasse pas. Il m'a dit, tu joues le plus beau rôle de ta vie actuellement, tu es enceinte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mon ah, métier pendant mais quel beau ah, mais qu qu tu, <rire> tu, devais, tu devais jouer quoi Comment Tu devais jouer quoi Mary Ripper French Non <rire> Qu'est-ce que vous deviez jouer C'est un film français Mais ça se tournait là-bas, je n'étais pas engagée par des Américains. Mais au ah. moment de partir, comme mon ventre grossissait grossissait, Jacques m'a dit cette phrase terrible, mais le plus beau de ta vie, c'est celui d'être maman. Donc... Tu dis non. Et vous vous êtes déjà allé à Hollywood, Monsieur Janssen Oui. Ils sont un peu bon, ils sont un peu extrêmes, hein. Tu vois. Euh... Vous avez fait des parcs d'attractions, tout ça oh, Ah oui, oui, oui. On partait avec les hôtesses là-dedans, louait une voiture avec tout l'équipage. On avait passé la journée au parc d'attractions parce qu'ils sont immenses ces parcs. Et les hôtesses. elle disait, oh, je ne monte pas là-dedans. Puis après, elle montait, puis elle vomissait, et tout. On rentrait. C'était comme ça que le chignon de travers. Oh, Sympa. Puis dès que les vols retour, ils étaient plus difficiles que les vols aller. Elle revenait avec la gueule comme ça. Et chez Mickey, vous êtes allé chez Mickey Ouais, avec euh, mon ancien petit copain qui, qui m'avait fait croire qu'il me faisait le cadeau mais en fait euh, il avait fait un crédit à mon nom pour m'emmener au parc <rire> Ah oui, c'est vous qui vous êtes fait Mickey pour ah ouais, là, euh, Du coup, ah mais par part contre c'était super on avait l'hôtel dans le parc, celui qui est le plus cher le sac étoile qui est dans le parc ah qui oui. donne accès aux attractions une demi-heure avant tout le monde le matin Bon, faut te dépêcher quand même hein, mais, et, et du coup, alors l'hôtel est magnifique mais bon, euh, t'as qui Mickey, plutôt qui viennent te réveiller dans ta chambre ah t'as plutôt sympa, qui te quoi. suce, Mini qui te fait des cadeaux <rire> Vous rigolez, mais moi, j'ai bossé au, au parc Euro Disney ouais. et j'ai surpris dans les toilettes Tic ou Tac avec euh, Mickey qui était en fait euh, une petite comédienne italienne. Et je les ai surpris dans les toilettes. Donc, ouais, euh, ouais. Tic avait posé sa tête... Ouais. <rire> Ouais. Et il était en train de se taper Mickey qui était en fait une Italienne dont Mickey était un homme et la petite Italienne jouait euh, oui, ça. Et vrai. Vous faisiez quoi vous là-dedans Mais moi j'allais pisser. Ouais. Tac. <rire> non mais comme personnage. Ah oui, non, moi je faisais un chevalier de non ouais. un truc ouais, pas ouais, connu. Ça, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ça. Et moi enfin, je suis la belle au bois dormant. Ouais. Ouais. Et heureusement qu'elle est pas tombée sur le capitaine crochet ouais. <rire> Mais je, je C'est véridique. véridique. Il s'en passe, tu sais dans le parc parce qu'il y a un village en à côté, passe. il y a toutes les nationalités. Il Mais paraît oui. qu'il y a des orgies. Ah, Moi j'aimerais bien faire un petit peu maison maison en costume comme ça avec Mickey ah, et Donald. Ça vous fait quoi par exemple là Regardez Daniel, de revoir Dingo de près. <rire> <rire> Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon.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 Cet été, pas de vacances pour vos projets Les soldes d'été, c'est en ce moment Chez Castorama Jusqu'au 16 juillet, venez faire des super affaires En profitant de remises allant jusqu'à moins 70% Et grâce à la carte Casto Bénéficiez de 10% de remise supplémentaires Vous ne l'avez pas encore Vous savez ce qu'il vous reste à faire Mais les soldes, c'est seulement jusqu'au 16 juillet En magasin et sur castorama.fr Alors foncez Castorama, ensemble on peut tout faire Date légale selon préfecture, voire produits signalés En magasin et sur castorama.fr Liste des magasins ouverts ce dimanche sur notre site Suite de vos grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier, Pierre Bénichoux, Jean-Marie Bigard, Sophie Davant et un Stevie Boulet, d'ailleurs, que vous allez pouvoir retrouver dans la pièce numéro complémentaire à la Comédie Saint-Martin à Paris du 6 juillet au 30 septembre. Qui créa le premier tirage de la loterie parisienne en 1758 oh à Paris 1758. Qui a fondé une loterie, c'était pour financer la construction de l'école militaire de Paris à l'époque Oh, Avant mais... la révolution dis donc 1758 C'est un ministre du roi Un ministre non. Non. Un politique. Un politique oui et non. Un, mais... un, un aristocrate. Oui, c'est vrai qu'il s'est mêlé de politique, on peut le dire. C'est pas un Colbert est... quand même. Colbert non. Le nôtre. Il Faut dire qu'il avait amené à Paris oh, bon. cette loterie qui venait d'un autre pays. Ah Qui venait d'Italie. D'Italie, bravo. Ah, et lui tu es mmh. italien aussi Oui. Mazarin Mazarin non. Un italien. italien. Berlusconi, Berlusconi, non. Il était quoi ce, ce monsieur Il était, euh, c'était un, un artiste. Oh, un artiste à sa façon, certains vous diront. Il intervenait dans les affaires de, de l'État, ce monsieur. Ah oh, oui, oui, indirectement. Oui. Proche du roi. Oh, proche du roi. De la reine. En tout cas, c oui, proche de tout le monde. C'est un écrivain. Ah, il a eu une, une œuvre littéraire abondante. Des romans Des romans, pas forcément. Des essais. Pas tout à fait. Des fables Des fables, non. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur Ah, C'est un médecin Un médecin, non. Si monsieur Benichoux avait été là au début de la question, il saurait tout de suite. Peut-être, Stevie, vous pouvez lui résumer ce qu'on cherche. On cherche, Pierre, un Italien qui a créé la Loterie Nationale en France, ou en tout cas qui l'a ramené en France en 1758. Un compositeur de musique, peut-être Un compositeur de musique, non. Un fabuliste Un fabuliste, non. C'est pas ce qu'il a écrit. Un architecte Un architecte, non. Il a écrit pour le théâtre Il a écrit beaucoup, non, pas pour le théâtre. Des, des articles, des articles, non, une pas. correspondance, une correspondance, ça fait partie de ses écrits. Casanova, Casanova, ah, bonne réponse, ah. de Pierre Benichou. Forcément, on, on se connaît tous pas. un peu, hein, le joueur, Casanova. <rire> Moi, on on le touche un peu. En fait, on n'est pas des copains, hein. On se craint, on se craint, mais on s'amuse bien. Il y a un club de grands séducteurs comme ça. Ouais. D'ailleurs, à l'époque, on disait un Casanova. Aujourd'hui, dans Paris, on dit un Benichou. Bénichou ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Giacomo Casanova, c'est en tout cas bien lui qui a créé la loterie parisienne. Ensuite, d'ailleurs, il a même emmené en Angleterre. Il a un peu, comme ça, apporté son idée dans différents pays. Et, et voyez où on en est, on en est à l'euro million. Vous avez joué aujourd'hui, Pierre Non, je ne joue pas. Ah, pourquoi C'est trop facile. <rire> <rire> mais non mais quand même 190 millions d'euros, vous s seriez plus obligé de venir ici, vous voyez. J'ai peur de ça, d'être d'être privé de vous. dans' c'est trop mensonger, c'est honteux de faire croire aux gens qui vont gagner 190 avec oui. une chance sur 128 millions. Mais as vu, moins t'as de chance, plus tu joues. Bah t'as autant de chances de gagner que t'as autant de chances de perdre. Non, ah non, non. Ah non, non. Chance, ah non, non, non, t'as as beaucoup plus de chances chance de sur, perdre. Un euro-million, c'est une chance sur, je sais pas, 50 millions, ça, ça équivaut à peu près à zéro chance. Non. Mais le meilleur slogan, c'est tous ceux qui ont gagné ont joué. Il suffit qu'il y ait un con qui gagne 60 millions pour que tout le monde joue. S'il y avait 60 millions de personnes qui gagnaient 200 euros, personne ne jouerait. Eh c'est pour ça que je dis, moins t'as de chance, plus tu joues. Il faut jouer 2 euros. Il faut pas s'amuser à jouer 20 ou 30 ou 200 euros, c'est ridicule. Tu n'as aucune chance. Donc tu joues que 2 euros si ça doit tomber sur toi. Ça, okay. ça tombe sur toi. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a, monsieur Les grands gagnants il bête, souvent, il bête, ils jouent il bête, 2 il euros. Ça me fait penser à ce qu'il dit, une chance sur deux, où tu perds ou tu gagnes. C'est un mec qui dit, euh, j'ai failli baiser Brigitte Bardot. Alors, on dit, failli baiser Brigitte Bardot, mais pourquoi Il dit, je l'ai croisé sur les Champs-Élysées. Il dit alors, j'ai dit, tu baises et alors, elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui, je la baisais. <rires> est <rires> les grosses têtes, Laurent Ruquier?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 Mais non, c'est le fils du voisin qui vient arroser les plantes. Ah, ok. Bah tu vois, rien n'échappe à mon alarme. Pour partir tranquille en vacances, rendez-vous sur verissure.fr. Votre alarme avec protection 24h sur 24, c'est sûr, c'est Verissure. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Quand ma fille m'a dit « Maman, t'as vu, chez Carrefour, il y a la deuxième démarque des soldes avec jusqu'à moins 70% sur encore plus d'articles textiles. » Moins 70% Mais faut absolument qu'on y retourne. Résultat des courses Telle mère, telle fille. Les as du shopping, c'est nous. Les soldes continuent chez Carrefour. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles textiles. Carrefour. Remise appliquée sur les prix pratiqués avant le début des soldes, valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasins participants sur carrefour.fr. C'est quoi cette bouteille verte, papi Ça, c'est la nouvelle bouteille de gaz bio-tweenie de PrimaGaz. Je pense à ton avenir tout en cuisinant mes brochettes au barbecue. Ah, c'est pour ça que refaire le monde autour d'une bonne bouteille alors Exactement. BioTwiny, une exclusivité Primagaz Next dans votre point de vente habituel. Informations et conditions de l'offre sur primagaz.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Nous retrouvons les grosses têtes de l'été sur RTL avec des citations. Laurent Baffy, Bernard Mabille et puis une rencontre entre eux, Marcela Yacoub et Olivier de Kersouzon. Cher Stevie, cher Caroline, oh je vais vous demander d'être de, l'ambassadeur, les ambassadeurs de Marcela Yacou parce que Marcela et Olivier ne se sont encore jamais rencontrés. Oh Putain, c'est mort. Oh là là et j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur de la rencontre. Alors, euh, moi, je pars. Dites, dites à Marcella que Olivier est un homme charmant. Que alors, c'est un homme vraiment adorable, Olivier. Il peut comprendre beaucoup de choses, mais c'est vrai que toi, tu es quand même dans loin, dans ce qu'il peut supporter. Non, mais vous êtes aux antipodes, oui. et néanmoins, je suis sûr que ça va matcher. Bernard, expliquez quand même à Marcella, ou peut-être expliquez à Olivier qui est Marcella, Bernard. C'est un bon coup. Rien que pour ça, ça doit marcher. Ça, c'est vrai, c'est ce que tout Paris nous dit quand même. Ah oui. non. Et oui, oui. Mais vous connaissez Olivier de Kersauson tout de même de réputation, Marcella. C'est pas vraiment mon milieu, vous savez. La mer On sait où il est ton milieu. Oui. <rire> Non, non, mais, quand oh. elle, elle non, non, mais si vous voulez, franchement, j'ai entendu une fois oui. ou deux fois oui. par hasard, bon, ou trois ouais. fois, <rire> De, une... <rire> une fois ou deux fois. Non, d'un coup, j'ai trouvé. Tellement machiste que j'ai éteint la, la radio. Vrai que ma kick. <rire> ah, vous êtes maciste. Après, vous aimez l'Argentine. Je suis sur Olivier de Cassolzo. Euh, ouais, ouais, ouais. Et ouais, ben ouais, voilà. Oui. <rire> c'est <rire> gentil de développer. Et Et ouais, je vieux, connais, ouais, je connais bien d'ailleurs. Je connais les, les souvent. Je Souvent en Argentine. Ouais. Une belle femme qui vous attend à Buenos Aires dans le port de Buenos Aires. Regardez, c'est pas, pas un beau port, Buenos Aires. Vous êtes déjà allé en Patagonie Ben non parce ah, ouais. que. qu'on qu paye nos impôts, pardon. Moi, je voulais y aller puis je pars au. Tak <laughs> On garde notre liberté de rester. Hein non mais Stevie, faites un effort. Dites, dites à Olivier que Marcella, on l'a bien. Mais j'ai compris, elle est formidable et délicieuse. Que c'est un peu notre gris. -gris. C'est une grande intellectuelle, ouais. c'est votre, votre nouvelle recrue, c'est pas ah la première fois. En fait, la... ma... ah non, Marcella elle... est la ouais. mère de Blanche-Neige, et toi, tu es le chasseur qui a tué Bambi. Donc, euh... <rire> non, non, Marcella était là, la première des grosses ah têtes. Oui. C'est notre porte-bonheur. elle n'était pas là en 1962, quand vous, vous arrêtez non. Là, elle était non, pas non, là. Non, elle était la première quand je suis arrivé ici. Ça ah bah ouais, non mais Des en... têtes. Elle faisait vous le ménage et il était. gardait. là-dedans, il ne faut pas exagérer non plus. D'accord. Non, non. Mais moi j'aime bien, j'ai rien contre, je m'en fous complètement. En plus, elle est plutôt elle est plutôt jolie, elle ouais. doit pas être complètement stupide. Pourquoi veux-tu que je me fâche oh, ah, bon, C'est gentil. Vous ah, voyez, non. vous voyez ça, démarre ça. Chez lui, c'est un énorme compliment. Ouais, je ouais. sais que ça ah, n'a oui. pas l'air. On est loin du connasse que je sors d'habitude. Non, alors là, vous pouvez être flatté, Marcela. Oh, ouais. oh, je suis très flatté merci. Enfin, j'irai pas jusque bah, là, pas là, mais euh... t'as pas vu le chien. Il faudra choisir. Dans ces tailles là c'est très bon, mais il faut les éplucher. Ça, c'est plus. Salut bouillante. Peut-être vous pourriez-vous aussi puisqu'il a fait un petit effort, Marcela, faire un petit compliment quand même à Olivier qui est, qui est un bon écrivain, qui est un bon marin qui est... Ah, je le trouve charmant. C'est une vraie déconneuse. <rire> <rire> bon courage là. Je crois que je vais passer à une première oui. citation. <rire> qui a dit ce sera pour Jeanne Marie l'Espagnol, qui habite Iwi dans le nord. Je ne pense qu'à ça, mais le problème c'est que je n'ai pas que ça à faire. C'est un homme Un homme. Oh, Francis bah, Blanche Francis Pierre, Blanche, non. C'est ce un Pierre Français. Un Français, oui. Mort, mort. Pourquoi il vous dites C'est dit vrai aussi qu'il a des origines, on va dire, italiennes et, et polonaises. Voilà. Oh, Bedos Bedos, non. Il Poppec. est vivant Popek, non. Bon. Hélas, il n'est plus là. Depuis euh... combien de temps oh, Depuis peu, je peux vous dire bon. que... Un oh, quart d'heure euh, Cavana Non, non, pas Cavana. Roger Volanski Mais c'est Volanski Bonne réponse de Laurent Une autre citation, et ce sera cette fois pour Gérald Jaé, qui habite Locunolé dans le Finistère, qui a dit deux choses seulement sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et pas forcément dans cet ordre. C'est bon. J'essaie déjà de comprendre. Alors, Einstein Einstein, ben voilà pourquoi vous n'avez pas compris, car c'est bien Einstein, <rire> bonne réponse de Laurent Baffi. Oh ben, je suis désolé, Einstein aurait pu être mon grand-père. Pardon. Einstein aurait pu être mon grand-père. J'ai une citation. Ouais, enfin, tu pas... Frankenstein, <rire> Frank parce que l'autre. Euh... <rire> J'ai une citation beaucoup plus difficile à trouver. Quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Peut-être c'est arrivé une fois ou deux depuis trois ans. Et ce sera pour Nicole Cailleton, qui habite Mongozie, qui a dit :« Ma femme ne s'était jamais rendu compte que je buvais jusqu'au jour où elle m'a vu à Jeun ». <rire> Français mort Non, Français non, mort, oui Bukowski, Bukowski non. Américain Américain, oui, Hemingway Hemingway, non, mort en 97 Robert Mitchum à Santa Barbara Comment c'était la chanson déjà Santa, Santa Barbara, Barbara, je ne sais pas pourquoi J'ai le mal de vivre J'étais gamin, mais je... mmh. c'est ça Vous étiez gamine oui, même <rire> Ah C'est un écrivain. Un, alors un écrivain, non, il a un pu acteur. publié ses mémoires. Un acteur, oui. Plutôt comique. C'est pas oh, John Wine. Ce n'est pas John Wayne, mais on est tout prêt. Mitchoum, Mitchum. Robert Mitchum. Ah. Bonne réponse de Bernard <rire> Les grosses têtes sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter le prix du jour. Ça, ça va nous faire une bonne entrée. Euh, c'est pas un dessert euh, Non, c'est une entrée. Ah non, c'est un dessert. Une entrée Dessert. Entrée Dessert. Entrée Dessert. Dès aujourd'hui, la pastèque noire sans pépins, mon marché plaisir, est à 1,79€. Et c'est seulement jusqu'à samedi dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine Espagne, calibre 5-6, catégorie 1, prix à la pièce.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 Messieurs, première étape de ce merveilleux voyage incite à couper le souffle. Les gigantesques réductions du shopping d'été et ces chutes de prix inoubliables Face à de telles réductions, on se sent tout petit. Jusqu'au 5 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été. Comme moins 50% sur la fibre starter, à 19 euros par mois pendant un an au lieu de 39 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service, 49 euros. Bon, c'est ma femme tu m'avais dit, euh, chez Opel, ils apprennent tout ce qui roule, 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris, elle m'a dit si. J'ai dit non, j'ai dit 4300 euros contre un truc qui roule, c'est pas possible, elle m'a dit si.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 avec Stéphane Berne. On aime aussi les écouter sur RTL. L'été, on peut même les écouter à la plage. Demain, je serai avec les jolies voix qui vont accompagner votre été. Christine Kelly. Yubi, Stéphanie Loire. <rire> Bonjour Bérénice Bourgueil. Bonjour Et Louana Belmondo. Ciao, ciao oh, Alors rendez-vous demain pour la dernière de la saison. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. Avec Christine Kelly, Stéphanie Loire, Bérénice Bourgueil et Louana Belmondo. Et c'est sous le parasol RTL que l'on retrouve les grosses têtes de l'été avec Christina Cordula, Olivier de Carsozon ou encore Jean-Jacques Perroni. On les distingue par ce qui est jaune chez l'un et rouge chez l'autre. De quoi s'agit-il C'est les slips des ça! <rire> Trump qui est jaune et Poutine non, euh, non, qui est rouge. C'est la Corée ou... du Nord et la Corée du Sud. Non plus, on les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Une chinoise ménopausée. Non, <rire> non. Ah, non. <rire> non je Alors Mais tiens, je tu sais vois pas. C'est fini. Je déteste genre de plaisanterie. Moi, ah ouais, ah ouais, j'adore, j'adore. Ah oui, mais bon. Ah oui, attends, oui. Oui, mais bon. l'ai fait un le, peu le, pour l'idée. Non, c'est raffiné, excuse-moi. C'est raffiné. Bah oui, c'est ouais. fin. En fait, fin. Le genre qui, pour faire rire, on regarde dans les culottes de ces malheureux... Oh, non, enfin, vous non, êtes vulgaire depuis dix minutes, ouais. et il n'est que Non, <rire> non on est grossier. C'est pas faux, c'est pas faux. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Est-ce que ce Ce sont deux êtres humains. Humains, non. Est-ce est que ce animaux? sont deux animaux Oui. Ah, c'est des oiseaux. Oui. C'est les yeux des canaris. Euh, non. non, les yeux des... non. Non. non. On les distingue parce que ce qui est jaune chez l'un est rouge chez l'autre. Les goélands. Avec la de mouette. La mouette. De la mouette. La mouette. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Pérignon et Olivier de Kerseauxon. Ah, la mouette le Eh oui, la mouette... Euh, Chandon. Euh, non, pas Chandon, la mouette... Euh, <rire> les, mains, les, les mains mouettes, peut-être, c'est ça <rire> La mouette a le bec rouge, alors que le goéland a le bec jaune. jaune ouais, eh ouais. oui, c'est vraiment facile de les distinguer à la couleur du bec, les goélands des mouettes. Il y en a à Paris, maintenant, hein, des goélands des Oui, oui il y en a dans les réservoirs. Il y avait même de, des à Paris. Vous voyez Il y a des alligators dans Paris. Non, non pas, pas, pas quand même. Il y a tout dans Paris. Y a des... non, non, Vous, vous, vous confondez oui. avec la boutique, la Non non non, non non non Je sais où il y en a. J'en ai vu moi. Des dans, le bois, dans le bois de Boulogne. Ah oui. Ouais, ah il, oui il gère les derniers travelots. <rire> <rire> non. Alors, le bec. Et quand, moi, la mini jupe en sky ça coince dans les dents. <rire> Ah non, On peut aussi les distinguer à la couleur de leurs pattes, hein, les mouettes ouais. des goélands. Et de leur sac à main aussi. <rire> elles sont rouges, les pattes des mouettes, ouais. et elles sont roses, les pattes des goélands. Mais quelle est la différence, euh, au fond, entre un goéland et, et une mouette En mer, vous voyez les deux, vous, monsieur Ça de... dépend des distances à la terre, des lieux de nidification, de de la, la prédation de quoi ils se nourrissent. De toute façon, au large, large, large, il n'y a plus d'oiseaux. Ne tuez pas les goélands car c'est l'âme d'un matelot. C'est chanté par Damien, c'est une merveille Damien, elle vient de sortir un nouveau disque <rire> <rire> Non, un double décédé. <rire> Pierre Vénuchou. Et bien il vient de sortir un nouveau bouquin Non, mais enfin, ah, elle, Damien, vous voyez, si on pouvait passer à des chanteuses plus récentes. Oui, mais elles n'ont pas fait le Goéland. Parlez-moi oui, de Rihanna, parlez-moi ah. de... de, de... Parlez-moi d'amour, reditre-moi ces choses tendres. Toute la Notre... poésie de 1936 est réunie <rire> tout d'un coup avec ce délicieux chanteur, M. Bénuchou qui accompagne les premiers pique-niques du Front populaire. <rire> non, c'est vrai. Il a un peu raison, Olivier. là. On a l'impression d'être sur Radio Paris. Vous voyez, ah ouais. c'est quand même... On est sur RTL en 2000. Radio Paris, à Radio, Radio Paris est allemand. Pendant l'Occupation, chanter ça ah ça, ouais. va, ça va Vous ah étiez oui. où pendant l'Occupation <rire> Dans vous des couilles <rire> Non mais on est en 2017 sur RTL non. Déjà déjà oui. <rire> Vous voulez que jamais voir Coldplay cet été <rire> Ils font 4 jours au Stade de France <rire> c'est Vous moi... voulez venir avec moi voir Coldplay, Pierre Non, sûrement pas Il ouais. ah, y, y a des bracelets et tout, ça qui Il y a des jeunes, il y a des hippies Je veux bien que tu me rapportes un bracelet mais je veux pas. Y aller. Ok, je vais faire ça C'est quoi le dernier concert que vous ayez vu, Pierre Bénichoux C'était Rachmaninoff au, au, à la salle Gavou. C'était Stavisky qui m'avait invité. <rire> <rire> C'était ton pote. Non, mais vraiment, le dernier quoi qu avec. Vous savez ce que je fais depuis un quart d'heure Je me dis comment je vais savoir Avec il y a, vous allez déjeuner où, où on vend des séviches Je connais un très bien ici à Avenue Montaigne. Il y en a un qui qui qui le chef il est péruvien. Ah oui. C'est ah. magnifique et on mange ah. excellent. Au, au, au mango ah oui, euh, C'est voilà, Manco, Manco. Manco. formidable Exactement. ce restaurant. Cuisine péruvienne. Je ne savais pas que le Pérou avait inventé la cuisine pour tout un continent. Non, le Pérou a une cuisine... Bon, écoute, je... vous allez vous moquer de moi. Mais non, pas du tout. Franchement, c'est pas le genre de maison qui foutra de ta gueule. Oh <rire> Allez-y, allez Christina. En oh, fait, il y a eu beaucoup de, de, de immigrants. il y a beaucoup de Japonais qui est arrivé au Pérou, et ils ont développé une nourriture asiatique et péruvienne. donc c'est de là que ça vient le, le, le, le ceviche, et c'est très sophistiqué. C'est une nourriture délicieuse, je vous conseille. Et ça commence à arriver en France, en Europe. Mais c'est assez répandu dans l'Amérique du Sud. C'est répandu, ça dépend de l'accent du serveur quand vous lui demandez d'aller aux toilettes. Il vous dit c'est Viché Et ou c'est autre Viché vous... Allez bien, ça <rire> au moins on est en 2017 non. là. Ah oui, donc j'aime beaucoup. Mais... Est-ce que vous l'avez dans ce Viché ou dans l'autre <rire> C'est un sorte de festival <rire> tiède du lamentable. <rire> vous, avez, vous avez les adresses alors, monsieur Bénichou, ça y est. Même pas. en face. La manco, là... chérie. Ah, oh, j'ai pas de chance. Pourquoi Pas de chance avec la nourriture, pas de chance avec les femmes, pas de chance avec des amis, pas de chance avec mes parents qui nous ont quittés. Ouais. <rire> auras peut-être de la chance si tu sautes du septième, tu ne te rattraperas pas. <rire> Comment s'appelait cette longue matraque en bois utilisée par les policiers de messieurs Pasqua et Pandro, à cette <rire> époque, à l'époque de Vaquay Est-ce qu'elle avait un prénom féminin cette matraque Non Une gourde, une gourde, Est-ce qu'on s'en sert encore <rire> de ce nom, ah, c'est ce un nom que tout le monde connaît. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait beaucoup de cette matraque des policiers. Une, une je trame. pense d'ailleurs que ça s'appelle toujours ainsi. Hein, une parce... matraque. C'est un nom masculin, oui. Un nom Un tire-fesse. Un tire, un tire non. Qui, qui donne une idée de coup quand on. Pas Dans du tout. Nom. Non, pas du mais coup. je suis sûr que vous connaissez Bernard. La gomme a effacé le sourire. <rire> ah, mais ça c'est. Non, mais c'est pas une expression. Ça c'est les flics qui appellent ça comme ça. La... Oui, la matraque, ils appellent ça la gomme à effacer le sol. C'est joli, mais ce n'est pas ça. C'est le nom d'un arbre. Pourquoi le nom d'un arbre, Bernard bah, Une matraque en bois ça aurait pu avoir le ah, nom d'un arbre. C'est pas bête. Ah. Est-ce que ça sert dans un Bravo, autre métier Bernard. Oui, mais je suis pas bête du tout. Hein. <rire> ça ne paraît pas. mais Est ce je suis que rebête, ça ne serait pas un coup de peuplier, <rire> oui, oui. Un, coup de, un, coup de, un coup de boulot. Est-ce que ben, ben, ça, ben. ça ne serait pas une trick Une trick, ça. Écoutez, <rire> non, mais, mais ça, Stéphane, Stéphane, calme-toi. Je sais que vous y pensez beaucoup, mais ça n'a rien à voir avec une arme matinale. Est-ce qu'on s'en sert dans un autre métier, Laurent Dans un autre métier, c'est aussi oui, c'est vrai, euh, euh, une sorte d'opercule en plastique qui est oh. sous le bouchon sur les bouteilles de champagne au moment où on, on, on ouvre la. la... Un terre-bouchon. Non. Ah. Une demoiselle. Non. C'est le. Une veuve cliquot. Non. Non, c'est un. C'est un, un masque. Ça désigne, pour tout vous dire, beaucoup beaucoup de choses. Oh. Ah, bon. ah, ah. Un schmilblick. Un schmilblick. Un schmilblick. Non. Non. Un, un gendarme. Bidule. Un, un bidule. Ge... Pardon. Un bidule. Le, le bidule. bidule de Bernard, de euh, Laurent Bassi. Bravo le bidule. Et oui, c'est un bidule. Et, et alors le bidule, c'est aussi le, la, le truc sur les taxis là. Plaza, pourquoi vous êtes pas Parce que t'es mal parti, mon pauvre Stéphane. Elle s'intéresse à toi. <rire> Elle s'intéresse plutôt à mon bidule. <rire> je te préviens pour ça, tout ça refaire à l'intérieur. <rire> Qu'est-ce qui vous plaît chez Stéphane Plaza, Daniel Les yeux. Vous l'évaluez à combien, Daniel Il y a ouais. eu beaucoup de locataires. Hein, je vous préviens. Oh, là. Il <rire> faut refaire tout le vestibule hein. Alors, On se demande, on même, si, que la on se demande même si c'est pas un squatteur alors... la, la rareté, ça n'a pas de prix ouais, C'est donc très très cher Il y a encore du monde au balcon Ça a été entièrement refait T'as ah, peu... remarquez... pas besoin de faire d'hommes, c'est de jean Bon courage pour les termites hein. <rire> De refaire quoi, <rire> du, home home quoi du home staging. Home staging. C'est quoi du home staging Ah mais c'est c'est mettre en valeur une maison valeur pour la maison. vendre mieux, embellir, la mariée Voilà. Mais pas besoin. Elle est déjà. Ah bah, là je pense qu'elle est embellie là. Tu veuve moi. Pardon. Je suis veuve. Comment ça vous êtes veuve Je suis veuve. Et alors Et Sur le, moi, depuis, sur je le sais... marché donc. Non. Dans, sur euh, les papiers des impôts je suis veuve. Et alors oui. Et ben je me suis rendu compte que j'étais veuve vraiment en allant chercher des œufs. Anglés au marché. Souvent... J'avais toujours l'habitude. C'est parce qu'elle les congèle. Elle a des veufs <rire> J'allais toujours au marché avec avec Georges. Je prenais toujours deux œufs Anglés. Et un jour, j'arrive mm. devant le marchand de fangelets et je lui demande un œuf Oh Je suis veuve. Je crois veuve... qu'elle se prend pour Laetitia Hallyday qui a décidé de vivre à Los Angeles. <rire> non mais continue parce que c'est intéressant ah oui. <rire> ce qui m'inquiète c'est que ça ressemble à un de mes sketchs en fait et... <rire> c'est très inquiétant d'être spectateur de ça oui, mais continue, de continue continue continue, un jour je suis revenue, j'ai demandé deux heures en gelée et j'ai regardé la marchande d'oeufs en gelée et dit, mais, non, mais non je suis toujours fidèle je dîne avec une amie, mon histoire n'est pas drôle mais elle est vraie On se rend compte vraiment qu'on est, on, qu on est veuf C'est quand on, quand on met une croix et, Oui quand tu remplis des papiers Déjà quand tu mets le corps dans la boîte Tu te rends un... Les grosses têtes 16h-18h sur RTL Quelle équipe les cerises sont en pleine confiance cette saison Le clafoutis de cerises a été élu recette du dernier match Et l'équipe possède d'autres talents Comme la cerise nature Qui fait son entrée sur le terrain Et c'est la saison Avec les cerises partageons les plaisirs Mondial 2018. Demain sur RTL, vivez le match Uruguay France, quart de finale de la Coupe du Monde. Embarquez avec nous dès 15h30 sur la première radio de France pour un étourdissant tour de Grand 8. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tous les bleus, la Céleste et sa défense de fer. Avec Bichen Télizarazou, partager toutes les émotions de la Coupe du Monde en Russie et encourager l'équipe de France. Le club RTL Mondial 2018, présenté par Eric Silvestro, c'est demain à partir de 15h30 sur RTL. Intermarché vous propose d'écouter Un prix coûtant Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures T'inquiète Dès demain et jusqu'à samedi seulement Le carburant est à prix coûtant chez Intermarché Intermarché, tous unis contre la vie chère Liste des magasins participants Sur intermarché.com L'énergie est notre avenir, économisons-la Qui habit le bonheur vous bat si bien Et le bonheur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 construit en Ford. Découvrez toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois et bénéficiez d'une reprise de votre ancienne utilitaire de plus de 10 ans, quelle que soit sa marque, jusqu'à 1500 euros en plus de l'Argus. Loi hors-taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux à pré de 1450 euros. LLD professionnel 24,30 000 km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Brem Voir Ford.fr. Et notez bien ce rendez-vous dès lundi sur RTL, vous retrouverez dès 9h15 jusqu'à 11h Bruno Guillon et Caroline Diamant, vous pourrez donc jouer dans la bonne humeur pour gagner des séjours au parc Astérix ou encore des chèques de 1000 euros. Pour vous inscrire, 32-10, 50 centimes d'euros la minute. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Direction Melan dans les Yvelines où Rémi nous attend. Rémi Bavet, bonjour Rémi. Bonjour Laurent. Vous allez bien Ah bien vous. Quel métier faites-vous euh, Dépanneur chauffagiste. Quoi Pardon Dépanneur de chaudière, voilà. Ah, un ouais. dépanneur de chaudière. Ah ouais. ben justement, oh, j'ai un client pour vous, moi-même. Ah, c'est vrai, vous Pierre en ah, bah, Je caille en ce moment, c'est pas croyable. Vous avez un problème de chaudière Oui, il fait neuf chez moi. Comment ça se fait Alors, pour, pour la femme et les gosses, ça va, mais moi j'ai froid. <rire> J'étais obligé de leur prendre toutes les couvertures cette nuit, genre, tellement j'avais froid. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a votre chaudière, faut... elle s'éteint. Remarquez, il... il... ça s'éteint toujours. C'est propre de la chaudière, elle s'éteint oui. tout le temps. Regardez, ça... Caroline. <rire> oui, mais c'est parce qu'elle a un petit tirage. Alors... Mais surtout, il faut l'allumer. Ah bah oui, mais enfin, Caroline, regardez, il y a plus de flamme, on voit rien. Ah, oh ouais. ah, ben, foutez-moi la paix. Elle est envieuse. Why me Alors, à chaque fois, le truc évidemment, c'est dire. Vous savez, il faut changer toute la chaudière. Vous faites ça régulièrement, ouais. j'imagine, Rémi. Non non non, on est honnête. Il oh, oh. y a plus la pièce, ça se bah fait non. plus ce genre de pièce. Et, ou alors c'est le circuit oh, électronique. Non en général oh. on vous dit le tartre a trop pris, vaut mieux euh, le. C'est ton génie <rire> <rire> bon, Je... En tout cas ça marche euh, comme métier Rémi ça. Ça marche ah avance pas, pas avance pas. pas. Ah c'est pas mal hein. Surtout l'hiver. Ah, en ce moment. <rire> oh, oh. Rémi, t'as fait combien de devis à 8000 à des petites <rire> vieilles. <à> des <rire> Bon, alors Rémi, je vais quand même vous oui. offrir la possibilité de partir dans un très bel hôtel, la Bégu de Saint-Pierre. Ah. Deux nuits pour deux personnes. Il faudra changer la chaudière. Dans ce... <rire> dans, dans ce magnifique endroit. Non mais c'est pas mal, je crois. Hein. Ah oui, oui. Non, Il y a une très belle piscine, je la vois oui, là. Chauffer, Donc, il faut, tout faire. Chauffer, ouais, faut plonger du pont, mais elle est belle. Hein. <rire> Rémi, êtes-vous prêt? Attention, parce qu'à mon avis, Jean-Jacques Perroni peut connaître la réponse, oh, oui, oui. vu que la question porte sur George oui. Martin, oh, celui oui. qu'on a évidemment surnommé le cinquième Beatle, celui qui euh, a été un peu leur manager, mais aussi qui, de temps en temps, jouait de la musique avec eux. Il était compositeur, il ne faut pas l'oublier, de George Martin. D'ailleurs, il a composé toute la musique d'un film de James Bond. Quel James Bond ah, violet. Euh. Un quel je sais pas... Euh, non. Euh, quel non, James Bond a eu sa musique composée. Et d'ailleurs, Paul McCartney a lui composé la chanson du générique, mais c'est George Martin euh, qui a fait toute euh, la musique euh, du euh, film. Je cherche... Euh, euh, live on the baby, ou... Non, non. non ouais, si, vous si vous plaît, parlez anglais, c'est si. là dans le désordre. Ah, vivre france... et laisser mourir, vivre et laisser mourir. Vivre et laisser mourir, c'est gagné <rire> Ça faisait comment, ça, Jean-Jacques Perroni ?« euh, Live and let die ». Ce qu'il y a de bien dans les concerts de McCartney, c'est quand ça, il chante ça, il y a de la pyrotechnie, il y a, il y a des feux ouais, d'artifice ouais. autour du piano. Ah, c'est vrai Ah oui, oui, ouais, ouais, oui. Des feux d'artifice autour du piano Oui, ouais, ah, Moi, j'étais une fois... Euh... <rire> la dernière fois qu'il a vu un feu d'artifice, euh, c'était je... dans le cul des compagnons de la chanson. <rire> <rire> Et, euh, euh, euh... Et c'est peut-être même lui qui l'avait provoqué. Il disait « Ouais, Fred, mets-la, mets-la. » Clash de son, cool. de remarqué que les copains de la chanson, ils ont quand même réussi à massacrer Yellow Submarine. C'est devenu le sous-marin vert. Le sous-marin vert c'est bien C'est C'est Ringo qui a composé ça. Ah quoi. ouais, Ringo, il, bon, il hein, ouais, pas je... pas non, était bon Je vais dormir une heure, je reviens, d'accord ah, ça... <rires> On vient de faire mourir une deuxième fois Georges Martin. <rire> oui. En tout cas, Rémy, vous partez-vous là-bas dans ce bon. magnifique hôtel de la Baigu de Saint-Pierre tout près du pont du Gard, c'est un 4 étoiles où vous allez vraiment être Comme un roi pendant ah, tout tu, un week-end. Tu vas être fou de joie, là-bas, il n'y a que des plombiers qui vont là-bas. <rire> ah, je vous verrai pas alors, Pierre. <rire> ah, vous avez des chouchous parmi les grossettes, je ne vais pas demander, Rémi. Moi, ah, j'aime bien toute l'équipe. Ah, monsieur Juniot, j'apprécie beaucoup, monsieur Juniot. Ah, voilà, voilà. Mon père était dans le chauffage central. Il <rire> <rire> voulait dire aussi à Pierre que bah, moi, j'ai 8 heures. Ah, vous avez 8 heures Ouais, j'ai vu Turf, mais je ne vous ai pas vu dedans, enfin, je ne vous ai pas reconnu. Ah bah, un plombier à et... des tuyaux. Hein. <rire> vous avez vu Turf et vous avez aimé bah, Non, là, non, pas jusque-là. Non, pas ah, c'était pas, pas si mal que ça. Bon, j'ai vu pas la télé, je suis pas allé au cinéma quand même, mais je l'ai baladé. Vous et voyez Pierre, bah, bien sûr. ça fait plaisir. Oui, oui, moi aussi. Euh... Et, euh, je ne me rappelle pas avoir vu Pierre dedans, je pas fait attention. Mais avec Dépardieu, la scène avec pardieux. le gros là, tu sais, l'acteur français. Quel de deux le gros Celui qui était à côté de moi dans le film. Le, le gros c'était vous de parler je... <rire> il m'explose la chaudière dis <rire> on vous remercie Rémi on vous applaudit c'est très beaucoup. gentil en tout cas d'avoir participé <applaudissements> R.T.L. The second someone mentioned you are all alone I could feel the trouble crossing through your veins now I know it's got hold Just a phone call left unanswered had me sparking Now These cigarettes won't stop me wondering where you are Don't let go Keep a hold If you look into the distance There's a house upon the hill Guiding like a lighthouse to a place where you'll be safe to feel like grace Cause we've all made mistakes If you've lost your way I'll leave the light on What's been on your mind Lately you've been searching For a darker place to hide That's alright But if you carry on abusing You'll be routed from us I refuse to lose another friend To drugs, just come home Don't let go if you look into the distance there's a house upon the hill guiding like a lighthouse it's a place where you'll be safe to feel our grace Cause we've all made mistakes if you've lost your way and i will leave the light on. Alors un instant step Tom Walker extrait de la compilation Les artistes RTL 2018 tous ah vos tubes préférés du moment sur un double CD idéal pour vos vacances. Les grosses têtes sur RTL. L'établissement français du sang vous attend tout l'été dans ses lieux de collecte. Les maladies ne prennent pas de vacances, alors donnez votre sang cet été. Il est important de se mobiliser dans les semaines à venir pour savoir où donner. Rendez-vous sur donde-sang.efs.sante.fr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 Goldorak qui habite Waterloo en Belgique. Et là, mmh. la question concerne Hiro Onoda, un Japonais décédé en 2014, mais c'est surtout en 1974 qu'on a réentendu parler de lui. Pour quelle raison C'est Goldorak, non C'est pas l'auteur de Goldorak L'auteur de Goldorak, de, de non parce que c'est pas un, un soldat qui était resté sur une île après la guerre. Excellente ah, réponse de Jean-Jacques Véronique. – Racontez Jean-Jacques euh, – Je crois que pendant la guerre du Pacifique, il y avait des tas de petits îlots, des petits machins, et on n'a pas rapatrié tout le monde, et il y en a qui sont restés euh, pendant et des la années. – Effectivement, oui. après, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à la reddition du Japon en 1945, lui n'était pas au courant, voilà. et il a continué la guerre sur son île jusqu'en 1974, oh, non, non. ce qui quand même est assez incroyable, et, oui. et en 74, il y a quelqu'un qui est allé lui dire <rire> « Eh oh, c'est fini <rire> !» Non, mais il avait toujours des munitions Ah oui, il avait des munitions. Oui, il y avait il tirait sur quoi Oh ben, il était là, il attendait. Il, il attendait. Comme le monde Il de attendait. attendait dé... les ennemis. Avant de déposer les armes, il avait accepté l'ordre de son chef euh, de remettre son uniforme et son épée seulement en 1974, tant qu'on lui avait rien dit. Lui était là, il attendait. Et il, oui. euh, il gardait la, la petite île en question. Et comment fou, ça s'appelait, l'île Alors, l'île, c'était l'île de Lubang, vous voyez, dans les ah, Philippines. Ton... un territoire américain occupé par le Japon et son supérieur, Yoshima Taniguchi, il lui ah oui, a donné l'ordre de retarder connu. le débarquement voilà. des Américains sur l'île de Lubang. Ah, et c'est voilà. là qu'il va passer 30 ans dans la jungle à attendre le retour de l'armée japonaise. Eh oui. C'est quand même assez rigolo comme histoire. Ah oui, par, oui. Pas pour, euh, bah pour... Regardez, lui, on est tous part de moi. rien. <rire> <rire> pour lui, je ne sais pas, mais... C'est ah ça ça drôle, c'est drôle. Ça hein. me fait penser à David Bowie, et à Furio. Ce qui est formidable, c'est quand même David Bowie, la tête dans le sable dans ce film Furio. Ah oui, c'était un plomb incroyable. Vous l'avez connu vraiment, en vrai, David Bowie Bah oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, vous lui avez serré la main et tout Plusieurs fois. C'est pas vrai. Ah, voilà. Vous avez Moi pris des, cu des cuites avec David Bowie Des cuites Non, euh, non, non. Je me souviens d'une anecdote incroyable où il était en train de discuter avec Mick Jagger et ils parlaient tous les deux d'aller réveillonner euh, dans un super endroit à côté de Fouquetes. Euh, voilà, un à la endroit et, et donc il y a un de mes journalistes qui était là qui dit Est-ce que je peux venir Et ils lui ont dit tous les deux Non nah, mais t'as pas les moyens. C'était les, les moments euh, bon, où, voilà, d'un seul coup, le rock'n'roll s'arrêtait là, quoi. On, on réalisait qu'on n'était pas tristement... Euh, on faisait pas partie du club à ce point-là. On pouvait leur parler, on pouvait échanger avec eux, on pouvait leur poser des questions vachardes. Mais ils étaient ensemble à une époque Oui, ouais. à une époque, il y a eu des, beaucoup de rumeurs. Il y avait commande à voilà. lire aussi. et y Mme Bowie qui avait, soi-disant, trouver son mari au lit avec Mick Jagger. Il juste en fait en un son micro, c'était pas... Ah, C'est ah, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la chambre d'amis Non, non, non, pas du tout, Elle est décrite en... Vraiment, Il pose une question intéressante, Bernard, m'habille, oui, parce oui. que c'est vrai que pendant longtemps, aux grosses têtes et ailleurs, Amanda Lire nous a raconté qu'elle avait couché avec David Bowie. C'est vrai ou c'est pas vrai ah, mais c'est une grosse possibilité, oui, oui, parce que Lyre, ah, elle était... Je crois qu'il est bien, c'est une grosse conne <rire> Mais non, pas du <rire> tout ah, La façon dont tu lui annonces <rire> ça, ah, c'est une grosse possibilité C'était l'époque où Bowie aimait la bite bon. <rire> <rire> Amanda Lire était une égérie Voilà, elle était avec Salvador aussi. Dali. Après avec Brian Jones, et après avec euh, Brian Ferry de ça, Roxy. Alors... Elle était sur la pochette du deuxième album de Roxy Music. Oh, putain, Donc il y a quand même vrai. des traces, quoi. Ah, euh, elle était vrai. là. Elle, elle a elle tu était... sais Jean Sablon, non <rire> <rire> Mais c'est pas bien d'attaquer les gens qui sont pas là pour se défendre. Oh. Je suis obligé de défendre. Oh, c'est pas bien d'attaquer Jean Sablon. <rire> il a quand même écrit trois à son nom, monsieur. <rire> J'étais homosexuel Jean oui, Sablon je sais. Oh, Bah oui. Je oh, bah, sais. Moi, je savais pas, j'ai appris ça vous il y a pas, pas longtemps. Si bah, ma mère avait vous su ça. Vous qui passez sans me voir. Euh, ah non parce que ma, ma mère elle pleurait en chantant Jean ah, Sabin. Oui, oui, oui, oui. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Non non. Oh, bah, bah, si si si c'est le, le premier à avoir chanté Syracuse. Non non je, je dis, dis non ne chante pas. <rire> La chapelle au clair de lune. Vous non. qui passez sans me voir. Samovar il était russe. Clopin clopin. C'est parce qu'il boitait. Et ça a été le premier chanteur à chanter dans un micro Jean Sabin. Bah oui. Il a cru que c'était un micro. On lui a fait Et croire. après, il marchait clopin clopin. Il <rire> y a une <rire> logique. <rire> Les grosses têtes. Laurent Requier sur RTL. RTL. La valise. Je suis prêt à prendre tous les risques aujourd'hui, Chantal, là C'est vrai. C'est à vous que je vais confier la valise. <rire> c'est pas vrai, j'en suis ravi. Vous, vous allez faire duo avec Frédéric Difental, puisque c'est sa première fois. C'est Frédéric qui va choisir un numéro entre 1 et 20, Frédéric. D'accord, là tout de suite, maintenant. Oui, maintenant. Allez, le 17. Le 17. Et il s'agit de Jérôme Sabuco. Vous notez bien, Chantal, le nom de Jérôme Sabucco. Il habite Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales. Et là, maintenant, c'est à vous de travailler. Vous savez ce qui vous reste à faire, Chantal. Mais bien sûr, tu vas voir. Regarde-moi bien. Attends. Je te regarde. De toute façon, on ne voit que toi. Là, ça sonne, ça va décrocher. Là, ça sonne. Tu ne parles pas tout de suite. Ça sonne chez le mec. Tu vois, comment L'attention est à son coin. À mon avis, il est pas là. Il habite avenue du balcon du Canigou. Ah, oui. Encore un sommeil ah, Bonjour, chien. vous êtes bien sur le portable de Jérôme Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi vos coordonnées, je vous rappelle dès que possible. Chantal, laissez votre portable. Bonjour Jérôme. C'est fois votre message ah. vous pouvez raconter, Il faut attendre que le message... Je... Ah, bonjour Jérôme, c'était Chantal là-dessous. T'as raté quelque chose, t'étais où eh ben Tant pis pour toi, salut. <rire> un autre numéro, Frédéric Difental. 10, le 10. Il s'agit de Dominique Bleu. Monsieur Blot habite dans les Yvelines à Saint-Arnoult en Yvelines. Dominique Blot, Chantal va sûrement décrocher. Quand je dis monsieur Blot, c'est peut-être madame Blot car les Dominiques, vous savez, sont C'est mix. voilà. Mais Saint-Arnoult, c'est le péage c'est oui. bon c'est une bon pour lui. Attention. Attention. Ça sonne chez monsieur ça, ça sonne. ou madame Blot demander plus de numéros. <rire> ouais, le mec on te demande un truc, t'es pas capable. <rire> D'habitude ça marche du premier coup. Tu peux pas revenir mon petit pote parce ouais, que ça, ça euh, requier, il aime pas ah, ça quoi, Ça j'en ah, des... ah, ah, ai vous vous. vu des poissons. Non mais je dois dire le chat noir. Je dois dire que votre message après le Tant pis pour bloa un autre. Alors, tu paries combien Enfin, 13, le 13. Nathalie le chevalier. Ah, ah, voilà. Ça sert un joli nom, Nathalie le Chevalier. Hein. Nathalie, Nathalie le Nathalie Chevalier. <rire> Saint-Pierre d'Entremont. C'est dans l'orne, Saint-Pierre d'Entremont. Chantal, on compte sur vous. Nathalie le Chevalier. Le Chevalier. Le Chevalier. Si elle répond, je bouffe un rat. <rire> <rire> Alors là, il y a même plus de sonnerie en fait. Non. <rire> <rire> ah, il va, va répondre. Il va répondre bien. beaucoup moins ah, bien. Scusate mi, separi mie due gattine amorosi oh, e suona voi. Attendez, <rire> vous pouvez faire le numéro. On n'a pas bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ce numéro Portugais. <rire> Forse siate gentili con il vostro papà amoroso Ai, gatti Vi mi do un ristorante cinese, così vi calmate Lasciatemi un messaggio il tempo di preparare un pacchetto regalo à la fin de votre méthode. <rire> alors là, dit Fental, ah, ah, si, oh, <rire> si vous êtes venu, si vous êtes venu foutre le bordel ah, ici, c'est un peu ah, ça. C'est ah, dingue. On n'a jamais eu ah, ça. Jamais, jamais, jamais. jamais. Donne-moi ah, un numéro quoi. encore. <rire> bon, un dernier, alors. Mais un... concentre-toi, alors. Alors, euh, je vais prendre le numéro 4. Le numéro 4. <rire> alors là, Aurélie va forcément décrocher. Aurélie Duliscuy. Madame ou mademoiselle Duliscuy. Squeez, Chantal. Ça sonne chez Aurélie. Aurélie répond. T'as intérêt à ce que ça réponde parce que tu vas pas Ouais, parce qu'il y a un gage après. Tiens, je peux Tu, dois m donner... tu peux m'en donner 15 Ça fera la même chose. <rire> on va appeler un numéro que tu ne vas pas donner. en fait. Bonjour, vous êtes bien, oh bien. C'est la première fois que ça nous arrive. Ah, c'est incroyable. Mais... Je peux en faire d'autres ah, encore. fait de faire une émission comme ça, avec des répondeurs Je peux <rire> lui souffler un numéro et ça va marcher. Mais pourquoi vous avez la poisse comme ça Non, c'est pas la poisse. Je sais pas, ah si, c'est la poisse. Ouais. J'ai des trucs comme ça. Bah. Tu peux nous donner ouais. les numéros qui ne vont pas gagner au loto, s'il te plaît <rire> Non, mais c'est à la euh, foule. Votre ah. dernier. Dernière chance, hein Donne le 5. Frédéric des 5. Donne le 5. T'es sûr Chantal Vas-y. Allez, le 5. Le 5. C'est vraiment pour toi. Laetitia Augry, elle habite à Saint-Fiacre-sur-Maine, dans la Loire-Atlantique, direction Saint-Fiacre-sur-Maine. Laetitia Augry va forcément décrocher. Ça sonne chez Laetitia. Oui, alors. Oh, oh Chantal oui. Dépêchez-vous qu'elle ne rapproche pas Allô, oh. allô, Laetitia Gris Oui Bonjour oh. Laetitia, c'est tu qui, qui t'appelle? Oh. C'est pas vrai, c'est la valise. Non, c'est Chantal. C'est proche, ça ressemble un peu, ça ressemble. valises, valise, sont sous les yeux. C'est moins bien, il y a pas la poignée. Non, mais il y a les roulettes. Et alors, sachez, Laetitia, vous étiez très, très, très attendue. Bien sûr, mais je l'ai pas la valise. Ah tout ça pour ça. Tout ça pour ça, c'est dommage. Et pourquoi Eh bien, parce que je l'ai pas noté. Ah il y a. Alors pourquoi tu t'as Je l'ai pas écoutée. Tu fais perdre du temps à l'émission, Josiane. <rire> c'est elle qui va prendre la pauvre. <rire> enfin, pas. Peut, il faut. Elle peut essayer au pif, hein. Oh, c'est vraiment dommage. Il oh, Franchement... y a quand même là vraiment euh, difficulté à trouver. Si vous n'avez rien noté, c'est Frédéric Difenthal qui avait eu la main heureuse et qui vous avait, <rire> ah ouais. qui vous avait choisi après, on après 15 <rire> tentatives. <rire>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 RTL La curiosité est un vilain défaut. Tout et tout Sidonie Bonac, Thomas. Bon Mais c'est vrai ça Vous n'avez aucune marque de maillot Ah, vous avez l'œil. Vive le naturisme Je vais vous <rire> révéler comment je fais du vélo sans rien me coincer. <rire> on vous raconte l'histoire du naturisme demain à 14h sur RTL. RTL Il est 17h. Les infos Alexandre de saint -Aignan. L'enquête sur la mort d'un jeune homme tué mardi soir lors d'un contrôle de police à Nantes. Le policier, auteur du coup de feu, a été placé en garde à vue pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Ce matin, le Premier ministre, en visite sur place, a exigé la plus grande transparence sur les circonstances de la mort du jeune homme. Un décès qui a engendré une vague de violences urbaines dans les quartiers de Nantes pour la deuxième nuit consécutive hier soir. Des violences condamnées fermement par Édouard Philippe. Bernard Tapie sauve les meubles. Le tribunal de commerce de Paris a rejeté tout à l'heure la demande de liquidation judiciaire des sociétés appartenant à l'homme d'affaires, condamné à rembourser 400 millions d'euros après la revente d'Adidas. Bernard Tapie s'est dit extrêmement heureux, saluant une bonne nouvelle pour toutes les parties et notamment pour le journal La Provence dont il est propriétaire. Après la mort de Claude Lanzmann ce matin, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de ce cinéaste et écrivain, réalisateur de Shoah et combattant de la mémoire du génocide des Juifs. Il avait 92 ans. Antoine Gallimard salue un homme remarquable, engagé pleinement dans les luttes sociales et politiques de son temps. Le tennis à Wimbledon, Novak Djokovic file au troisième tour, tout comme Raphaël Nadal et le français Gilles Simon. En revanche, grosse surprise, le croate Marin Silic est éliminé, alors qu'il faisait partie des favoris. Élimination également pour les français Herbert et Bento. Dans une heure, RTL Soir, présenté par Philippe Robuchon. Bonjour Philippe. Bonsoir Alexandre. En football, début des quarts de finale de la Coupe du Monde. Demain, France-Uruguay sur à 16h, malgré sa blessure, Edinson Cavani s'est lors de l'entraînement tout à l'heure première séance en extérieur pour l'attaquant uruguayen très incertain après son élongation du mollet gauche la presse uruguayenne estime qu'il faudrait un miracle pour que le matador tienne sa place face aux bleus suspense jusqu'au bout Philippe Oui alors dans ce RTL soir on ira évidemment d'abord en Russie à prendre des nouvelles de nos bleus à 24h de oui. leur quart de finale du mondial mais aussi vous l'avez dit à 18h25 Julien Fautra qui est en Uruguay pour RTL nous racontera l'engouement extraordinaire autour de la céleste la sélection uruguayenne n'oublions pas que l'Uruguay est un un tout petit pays de 3 millions d'habitants mais qu'il a déjà deux étoiles de champion du monde sur son maillot et puis on s'interrogera avec Olivier Mazerolle mais aussi dans R On refait le monde sur le, le rôle que peut avoir le foot sur le moral d'une nation et sur la politique menée par ses dirigeants Vaste programme Merci Philippe à tout à l'heure RTL Source est entre 18h et 20h La sanction est tombée contre le boxeur français Tony Yoka champion olympique des super lourds à Rio Il est cop d'une suspension d'un an ferme pour avoir manqué à ses obligations en matière de contrôle antidopage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 Il est 17h03 sur RTL la suite des grosses têtes de Laurent Ruquier avec Isabelle pour vous accompagner. Merci Alexandre à plus tard. À plus tard. Allez c'est parti pour les grosses têtes jusqu'à 18h. Vous le savez c'est sur RTL. Allez c'est reparti. Nous allons retrouver Florian Gazan, Valérie Mérès Jean-Jacques Perronnier avec une question culture générale. 'léon mesure 4,50 m oui. mais de oui. quoi s'agit-il C'est un bout de l'estomac, c'est un bout d'intestin. C'est la troisième partie de l'intestin voilà. grêle, en amont du colon. Bonne réponse de Michel Bernier et Jean-Jacques Perroni, vous êtes très fort et l'intestin grêle ne fonctionne qu'au mois de mars, oui. <rire> avec les giboulets. Il, oui. il paraît que ça fait un carton hier soir sur France 5, et le documentaire les, les super pouvoirs de l'intestin. Oh et je sais qu Il y a eu un best-seller aussi, ah, il est ouais. toujours en vente, et toujours dans les meilleures ventes sur l'intestin. Je ne sais pas pourquoi les gens d'un seul coup s'intéressent à l'intestin. Et Parce on dit que, que c'est beaucoup... le deuxième cerveau, mais ouais. moi je m'en suis toujours servi comme premier. <rire> Ce livre s'est beaucoup vendu dans les aéroports, je... tous oui. les gens en transit l'achetaient. Ouais. <rire> Ça à la, la mode l'intestin. Les gens, ils sont préoccupés parce qu'ils ont beaucoup de problèmes intestinaux. Ah oui, c'est ça. Oui, une émission que j'aime bien, c'est un joueur intestin <rire> Un jour intestin par, par le rend de la housse. Je oui. dis ça. Ah oui. terre, les vite les lavez vite les lousses, oui. Avec la musique d'Abba. Il mesure quand même 7 à 8 mètres un autre intestin, faut le rappeler, avec ah, deux orifices, hein, euh, la cavité buccale et l'anus, parce que il faut bien que ça sorte ah, ouais, quelque part. Loué, Mais ouais. quand même. Et, et, alors, la porte d'entrée et la salle de jeu. Ouais. <rire> Mais la vente continue pendant les travaux. La sortie des artistes. Oui parce que les gens sont ballonnés, tout ça. Ils s'intéressent à l'intestin parce que la nourriture a tellement changé depuis des ah, années, tout ça. Ah, oui. Avec les trucs industriels et toutes les salopées Les perturbateurs. Les, le, les gluten, machin. Oui, oui. Eh ben ça fait euh, fermenter. Les gens, ils ont des problèmes. Euh, ah bon Par exemple, dans l'avion. Dans l'avion. Ah oui. Tout ce que tu manges, ça fermente. Tu comprends ah bon? Oui parce que t'es enfermé à l'altitude tout ça. Donc tous les gaz sont expansés, tout ce que tu manges, les crudités tout ça, ça fermente. Donc pour ça que les hôtesses ont souvent des problèmes de ballonnement Enfin, moi aussi, pas enfin, tout le monde. Ah les hôtesses pètent beaucoup. Ah oui, tu fais des petits. C'est pour oui. ça qu'on les appelle les hôtesses de l'air. des. <rire> C'est enfin, pour ça Lincoln. que les, les gilets sauvetages se gonflent vite. BNC à vos slips. C'est pour oui, ça qu'on n'a on... pas le droit de fumer dans un avion. En fait. Il n'y a il pas d'odeur à bord d'un avion, de toute façon. Oui. Il y a déjà des odeurs de tout. On peut pas distinguer les mauvaises odeurs. C'est pas vrai, Laurent. Ah, si, vous ah oui Faux, si. Laurent. Je suis allé une fois à Montréal avec Dominique Besnéard et ah. il a fait un attentat dans l'avion. Ça a emboucané tout l'avion, c'était infect. Ah si Et pourtant, on dit que l'agent n'a pas d'odeur. Ouais. <rire> Je peux te dire qu'un prout dans l'avion, sa puissance oh euh, ouais. est décuplée. Parce que vous ne prenez pas les bonnes compagnies. Moi je voyage sur Heroic et... Les grosses têtes, 16h18h sur RTL. Laurent Ruquier, Toyota.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 7 h sur RTL, direction gain aujourd'hui pour les courses. Bonjour Bernard Glace. Bonjour Isabelle, avec un rappel bien sûr de l'arrivée du Quintet. C'était la première épreuve à Anguin, le numéro plus 2698, il fallait jouer le 17, le 8, l'As, le 15 et le 7. Arrivé, rapport de la cinquième épreuve, un pic 5. Victoire du 13, dame d'enfer. 470 et de placés j'ai rien dit. Devant ouais. le 11, Diana <rire> des Lucas, 510 et le 9 euh, Darlene des Citrus de, euh, qui rapporte 510 également. Allemand. Quatrième le 15, 5 cinquième le 5. La sixième course a vu le 3, Florence Bourbon s'imposer facilement à 50 Devant le 7, Fiorentina Somoli. Hein, 90 et le 6, Family Queen de 84e las. Et puis l'instant, l'arrivée de la septième. Victoire du 3, Forgala devant le 2, Funny Quick et le 8, Foster Wood. Demain, les courses seront lues à Cabourg, après le match de foot. Mm -hmm. Et les résultats, les commentaires, les pronostics, tout ça sur le 3210 et le site refaitlescourses.fr. On m'expliquera un jour où où ils trouvent comme ça tous ces noms de chevaux parce ah bah, que c'est incroyable. De, demain, il faudra suivre un cheval qui s'appelle Cobra, le 15. Il va mordre. Oh, écoutez, j'espère que non, quand même. <rire> Bonne soirée, Bernard. Merci. Merci. Au, revoir. Merci. Au revoir. Allez, c'est reparti pour les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier, François Rollin, cette fois-ci, Florian Gazan, Karine Lemarchand et Stevie Boulet. Une question pour Dominique Aumonier qui habite Niort. Monsieur Edouard Fritsch l'a déclaré, je vous donne la phrase telle qu'elle, à vous de dire évidemment à propos de quoi il a prononcé cette phrase. Monsieur Édouard Fritsch a déclaré, à Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants, alors que nous, nous ne sommes que 275 000. De quoi s'agit-il Alors le président d'un petit pays Alors d'un petit pays, oui, pays pas tout à fait. Mais président, vous avez raison. De Macao, Monaco, Monaco, Macao, non. Une île. Alors une île, on peut considérer île, archipel, oui. Dans le Pacifique. Oui, mais ce qui compte, c'est pas le nom évidemment non, sûr. de du lieu dont il est président, mais c'est pourquoi il dit ça. Ah ben c'est pas à cause de la montée des eaux vu le réchauffement climatique. Du tout. C'est une confrontation économique. Oh non. Sportive. Alors sportive, je n'irai pas jusque là, mais en tout cas, on peut parler d'une forme de compétition dont nous avons d'ailleurs parlé aux Grosses Têtes il y a quelques jours. Si vous aviez écouté l'émission, vous sauriez de quoi je parle. Ah, c'est C'est C'était euh, la réunion. Est-ce est que les Tahitiens ont battu les Hongkongais Parce que il euh, y avait une histoire qui devait battre le record de 10 000 ukulélés à Tahiti, à papé Excellente réponse de Stevie Boulet Donc, record battu Mais non, justement, ah, ils n'ont pas réussi à battre le record du monde de joueurs de ukulele oh là, réunis. 6302 Polynésiens, ils auraient dû être 8066 pour battre le record de Hong Kong ah. qui avait réuni 8065 joueurs de ukulele. Ils n'ont pas réussi, tout le monde pensait évidemment que le record allait être battu. Quand vous décidez de battre un record comme ça, si vous essayez, c'est évidemment pour le battre. Eh ben non Il n'y a que 6302 Polynésiens qui se sont déplacés Quelle avec l'Orient Fouillet, alors, alors qu'ils auraient dû être 8066 eh oui, eh pour oui. battre le record. Alors évidemment, le président de la Polynésie française, M. Édouard Fritsch, s'est justifié en disant « Mais oui, mais que voulez-vous À Hong Kong, ils sont plus de 6 millions d'habitants !» Donc c'est plus facile, euh, c'est vrai. Est-ce que Carsozon est venu avec son ukulélé euh, Je ne sais pas. Doré. Ah, Julien Doré, Doré qu'est-ce qu'il foutait C'est vrai que c'est plus facile de réunir 8065 joueurs de ukulélé quand vous êtes évidemment 6 millions d'habitants que d'en réunir 8066 quand vous êtes de 000. Oui, mais c'est pour bon ça que cette compétition est, est mal formulée. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit un pourcentage, que le record soit un pourcentage de la population avec son ukulélé. Ah, c'est vrai. Pensez que pour l'homologuer, il aurait voilà. fallu... Du... Oui, oui, oui. oui, tout, tout le monde est à égalité. Et, euh, et dans le village de péros guirec par exemple, si on en rassemble 12, c'est bon, c'est gagné. <rire> <rire> oh, non, ah, être... Et dans un lieu dit, deux mecs Si <rire> <rire> oui, oui. dans le studio, il y en a un qui sort son ukulélé, on est champions du, champion <rire> du monde. <rire> Quelqu'un là. Bon, c'est un peu des records à la con, et au fond, on n'est pas mécontent qu'ils aient perdu. Pardon pour les Polynésiens qui nous écoutent, mais franchement, fallait pas se lancer. Quand on n'est pas sûr de ah, battre un oui. record, faut pas se lancer. Il oh, y avait peut-être une lumière d'espoir. On connaît tous des gens qui disent « je viendrai » et qui ne viennent pas. – alors, je compte quand même, hein, il en fallait 8066 066. Voilà. – oh, Ça va être 8, long, Laurence. – Moins 6 puisqu'il n'était que 6302 2 au T 6, ça fait 4 0 T 6, 6 3 1700. T 10, ça fait 7, je retiens 1, ah ouais. ça fait 1764 Polynésiens, dont on va trouver les noms, ah les ouais. salons. Ah ouais. Mais <rire> vous savez pourquoi ils ne sont pas venus, ces 1764-là C'est parce qu'ils savaient qu'ils ne battraient pas le record. <rire> – <rire> Les Grosses Têtes Laurent Ruquier. Une question pour Monsieur Julien Guimon qui habite Paris 14e. Qu'est-ce que le golfeur Phil Mickelson a réussi à faire comme selfie ce week-end qui est peut-être le plus étonnant des selfies qu'on ait vu depuis plusieurs semaines Alors il a fait un selfie pendant qu'il était en train de golfer en accrochant son téléphone à, non, non, à son après, club de golf. Après avoir golfé ou avant, mais pas pendant. Pas pendant, d'accord. Il, il a filmé la balle qui rentrait dans le 19 e trou Non, du tout ouais. Mais ça, c'est n'est pas un selfie, monsieur. C'est un code un, Non, c'est un, un moment de plaisir. Quelle horreur ah, Le 19 e ah, trou, c'est la voisine de palier en ah, ah, Un selfie, ça veut dire qu'il est sur la photo, vous voyez, monsieur ouais, C'était avec un homme politique qui était en train de regarder euh, ce qu'il faisait Alors, c'est vrai qu'il y a... Ah. Je l'ai vu. Allez-y. Il est avec est, Donald est, Trump. Il est avec euh, trois anciens Pas présidents. Trump, justement. Avec trois anciens présidents, euh, enfin non, deux. Enfin, il est avec euh, Obama et euh, Clinton il a et un. Euh, Bush. Il est avec trois présidents, trois ah, ex-présidents, oui. il a réussi à faire un selfie avec Clinton, Bush et Obama. Bonne réponse ah. de Christophe Beagrand. C'est quand même assez rare. Oui, j'ai vu la photo, mais là, ce qui est rigolo, c'est que lui, on le voit pas en entier. Hein. Il est, on voit bien les trois présidents, mais lui, on voit que l'autre sa tête, je crois. À mon avis, c'est quand vous avez trois présidents avec <rire> vous, vous leur demandez pas de poser pendant un quart d'heure. Il faut faire vite. C'est euh, efficace. Je me suis demandé si c'était truqué, c'est un vrai. Donc, ah, c'est un vrai. On ah, voit ouais. Obama, on voit Clinton et Bush. C'est vrai quand même que trois présidents des États-Unis sur une seule photo, une même photo, elle vaut cher quand même. Ah, c'est classe. Ah, c'est un vrai selfie, ouais. vous voyez. C'est bien. Euh, remarquez, on pourrait le faire chez nous, hein. Ouais, avec, mais avec, ça ouais, rendrait nettement moins cher. Je me vois bien. Écoutez, on pourrait faire avec nous Sarkozy, Giscard, Giscard Hollande, Hollande ouais, Chirac, et Chirac. Chirac. Ça a quand même fait 4 On a ex, quatre, évidants, ouais. quatre présidents. Quatre ex-présidents, mine de rien. rien. Vous avez des selfies comme ça avec des grosses personnalités, vous beau grand Avec le président de la République. Avec, avec Emmanuel Macron. Avec Monsieur Macron. Ouais. Vous avez fait un selfie. Avec... Mais avant. Comment ça avant quoi Avant qu'il soit président. Ah merde. Avait, ça compte pas. Ah bah oui, bah enfin c'est quand même lui. <rire> non, je sais pas qui j'ai en, en selfie. Euh... Euh, ah si, John Collins qui jouait Alexis Colby dans Dynasty, ça c'est génial J'ai des photos d'ici avec Roger Moore, il était à place de Christina Oui mais ça c'est pas un selfie monsieur ah bah non, Moi non. j'ai un, un Je selfie Je refuse des selfies, ça fait une tête de con tout de suite le Moi j'ai un selfie ça. avec un invité ici du Grosse Tête, un, un, un mystère oui. King Ah oui, ah ouais. Magnifique, c'est trop la classe Je dis, excusez-moi, je dis, normalement, je n'aime pas demander de poser des photos, mais vous voulez Non, c'est trop la classe. <rire> vous, l'auriez, est-ce que vous faites des selfies Ça m'arrive, ouais, oui, ça m'arrive. Avec des gens célèbres, mais vous avez fait Mais je sais pas faire, ça fait toujours flou, moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est pour ça, je vous dis, c'est pas bien... C'est parce vous... que vous ne savez pas faire. Voilà. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas... Vous êtes pas les millénials, les milléniums. Voilà. Bon, comment ça va, mais je vous remercie. Et vous savez quoi, vous allez tous vous rassembler, je vais suis... faire un selfie géant, voilà. tout le monde. Mais oui. Oh alors. non, pas ça. Dis-moi, Olivier. Tu... Ouais. tu veux boire un café quelque chose ouais. euh, <rire> en 56 on voyait pas ça <rire> <rire> ni en 44 <rire> voilà on a fait un et selfie et super et encore moi en 42 bon, moi j'ai fait là. Des, des selfies à l'époque avec, avec l'armée allemande qui quittait avec Paris Gebesse, ça s'appelait petite photo souvenir rien à voir rien à voir avec mon selfie à la mécouille Jusqu'à 18h les grosses têtes Laurent Ruquier sur RTL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 Magasin participant sur grandfrais.com. Chérie, c'est l'été 100% remboursé chez Bricorama. L'été 100% remboursé chez Bricorama Oui Jusqu'au 22 juillet, un produit est remboursé en bon d'achat, des 100 euros d'achat sur une sélection d'articles. Un ventilateur 100% remboursé Ou la peinture pour le salon Allez, on fonce chez Bricorama. Bricorama, entre nous, une même passion. Produit en quantité limitée, voire conditions au magasin et sur Bricorama.fr. Il faut refaire toute la toiture avec l'étanchéité mmh. et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs Euh...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 Nous vous l'avions annoncé, la voilà, la deuxième démarque des, des soldes chez Géant. Encore une journée de folie avec la seconde démarque sur les soldes d'été. Des petits prix par ici, des mini-prix par là. Bref, vous allez craquer comme moi dans votre Géant, j'en suis sûr. Bon, je remplis mon quatrième chariot et je décolle. Ah, ça aussi c'est en solde Les prix bas, c'est Géant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 Par conditions sur Amazon.fr Suite des grosses têtes de l'été sur RTL avec Christophe Beaugrand, Jean-Jacques Perroni, Caroline Diamant. Caroline, tenez, vous la retrouverez, notez bien, lundi sur RTL pour le grand quiz à partir de 9h15 aux côtés de Bruno Guillon. Des séjours à gagner au parc Astérix, des chèques de 1000 euros pour vous inscrire, dépêchez-vous, c'est le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute Une question maintenant pour Monsieur Éloin Toyer qui habite Nantes. En 1868, dans quel cas un A a-t-il remplacé un Q Dans un acronyme ah, sur, pour, pour les ordinateurs, sur QWERTY, AZERTY, l'alphabet. Le, le, en 1868. Bonne réponse de Christophe sur une machine à essai. Oui. Et oui C'est aussi oui, vieux que ça. Au début, c'était QWERTY. Les premiers essais de claviers réalisés sur des secrétaires ont été réalisés en, en 1865. 18, et la disposition des touches, qui commençait par un Q, QWERTY, a été brevetée, ça venait des états unis en 1868, étudiée pour éviter, à l'époque évidemment, les blocages des premières machines à écrire ouais. mécaniques. C'était pour éviter évidemment que les oh. barres qu'on utilisait les plus fréquemment, les lettres les plus utilisées, se mélange avec les autres lettres. Voilà comment on a calculé la première barre, évidemment, et c'était Cuerti, oui. sauf qu'évidemment, on n'utilisait pas les mêmes lettres aussi fréquemment et... aux états unis que chez nous en France et ou en sûr. Europe c'est vrai qu'en donc... France on aime le cul nous, <rire> et non justement on, on, utilise... préfère le a, oui. on, on préfère le A on préfère le A on utilise plus le A que le Q on est ah azerti bon nous et oui et nous on est azerti non pas qwerty dès ah, oui, 1800 et le Z et, oui, et... et le Z aussi effectivement et à la place, place du W du Comment W et oui. on utilise plus le Z que le W chez bah, nous on, et on, oui. a, on a plein de mots en Z bah, une secrétaire azertie en vaut deux tandis que les jolies Sauf qu'aujourd'hui tout ça ne sert plus à rien au fond. Si Pourquoi, sur mais... les claviers des ordinateurs, c'est moi qui tape très très vite puisque j'étais secrétaire. Il y a une logique dans l'Azertie. Ça devait être génial quand vous étiez secrétaire. Alors par oh. exemple, j'étais directeur là. Ça est. Ouais. Alors je ah, ah, ne fais plus le singe. J'ai arrêté. J'arrive, j'arrive. Voilà, Is... voilà. Mademoiselle, Isabel, Mademoiselle Isabelle, vais... Isabelle j'ai une lettre à, à vous dicter. <rire> Moi aussi, je les en plusieurs exemplaires. Il y avait du carbone. Hein, ah oui, oui, il y oui. avait la feuille rose ah oui, pour oui. Euh, la comptabilité, la feuille Enfin, c'était un truc de fou. Ça, je savais pas que vous aviez fait ouais, ça. Que vous avez ça va être sympa quand tu répondais au téléphone ah oui bah oui parce que la secrétaire répond pour son elle filtre les appels Et t'es couché avec les patrons aussi <rire> <rire> ah bah c'est vrai qu'une bonne secrétaire oui, ouais. ah, non, normalement, normalement. c'est la norme Non ouais, mais moi que... j'étais en intérim moi je changeais de patron tous les deux jours <rire> t'as baisé non, beaucoup a, à l'époque tu t'en voulais tout à faire tu un remplacement de trois jours je partais ailleurs tu ah, faisais des non. missions en fait ouais, ouais. ah, c'est chouette ça, j'ai fait ouais. ça moi aussi chez BIS le travail temporaire j'avais été secrétaire Non, pas secrétaire. Intérimaire. Non, moi j'étais pointo, vous savez. Quoi ça veut dire quoi, quoi, quoi oh, Je vous ai déjà expliqué ce que c'était pointeau. Tu qui surveillé sur les mecs qui arrivaient à l'heure, c'est ça Exactement, pointeau, ah ouais, il y avait une, capo, en fait. y avait une pointeuse ça. et j'étais devant <rire> la machine à pointer et je devais relever <rire> les fiches, les fiches des, ouais. des gens qui pointaient oh après l'heure. Oh là là. Oh ça c'est un... oh là là. pas bien. Vous deviez recevoir plein de cadeaux, non Et d'ailleurs, je le suis toujours. Ça va, il n'y a pas dit Non, mais je vous jure qu'au début... Ça existe était comme boulot. Ça. Ah ben oui, moi j'étais aux ateliers Chantier du Havre et j'étais Pointo et je dois dire que c'était assez terrible parce que euh, au début vous avez envie d'être gentil, vous dites Ah je vais pas relever sa fiche pour une minute ou deux minutes, trois minutes que le type a pointé derrière, on va dire 7h37 à 7h37 à peu près c'était mm -hmm. 7h37 il fallait que la personne ait pointé 37 je vois pourquoi 37 7h38 hop normalement c'était un quart d'heure comme on disait un quart d'heure en bas vous voyez un quart ouais. d'heure en bas ça veut dire un quart d'heure de salaire en moins, en moins. Oh là oh là. Là. au début Ah, vous êtes gentil, vous dites, oh, pour une minute, deux minutes, trois oui, minutes. Pour une minute, on enlève un quart d'heure. Sauf que vous apercevez tous les jours que c'est toujours les mêmes qui arrivent ah, avec eh deux oui, ou trois ah, minutes. Les mauvais sujets, les mauvais faits. Eh eh oui. Alors, oui, au ça, bout de oui. deux, deux ou trois jours, Tu dis pas que je la prenais à l'affiche, tiens ah, Et puis après, ça t'a plu hein. Ah, oui, ça, On prend ouais. plaisir, on prend plaisir après C'est ça hein. Mais... Après, je suis bien après. Sadique, va, sadique Mais Laurent, moi, j'ai fait des études de, de secrétaire, mais vous avez fait des études de pointu non, après... faut... non, non, il n'y a pas d'études pour faire pointeaux Tout, tout le monde peut faire pointeaux Il faut simplement détester son prochain, hein, vous, comme vous Laurent Vous aviez une blouse grise avec 12 non, dans la ça, poche Non, vous un avec une croix gamelle. <rire> ouais, C'est ça ah, Une petite guérite oui. oh, Cette petite moustache petite moustache Ça marchait à l'aller, évidemment, j'étais là au retour. Ah vous étiez, étiez des pointeux. Ah ben oui. Ah, ah vous ah, postiez genre une heure le matin, ah, une heure le soir. soir. Ah, bravo. En ah, plus, ah, oui, vous faisiez euh, ah, quoi de l'autre? Ah entre temps, je faisais les salaires tout de même. Les salaires devaient être tellement bas que un quart d'heure en moins, il ne devait pas voir une énorme différence. Bah si, justement, justement. Justement, ouais. on voit bien que vous n'avez jamais eu un petit non, salaire. C'est l'inverse. Plus ton salaire est bas, et plus le montant du quart d'heure est moins important euh, que... Mais plus ça compte Bien sûr que plus ça compte Mais c'est hyper in incroyable, comme tu es insensible à la souffrance des prolétaires <rire> meilleure musique est sur RTL bien sûr à l'instant Stevie Wonder, You are the sunshine of my life en 73 RTL, les grosses têtes Laurent Ruquier Bonjour, c'est Jean-Michel Zeka, ravi de vous retrouver dès lundi pour un nouvel été d'RTL vous régale chaque jour de 11h à 12 h 30 en compagnie du trotteur Jean-Sébastien Petit Demange et de la cuisinière Loana Belmondo nous voyagerons à travers les bons produits et leurs terroirs, puis surtout on va se régaler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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, on les arrête plus. Qui ça, Lidl et Bah oui, en ce moment, les 8 pavés de saumon avec peau et sans arrêt sont à 14,19€ la barquette d'un kilo. 14,19€ les 8 pavés de saumon avec peau. Oh, pas de pot pour nous. Et bah c'est ça, hein. et en plus c'est la foire aux poissons chez Lidl. Là t'arrêtes Sans arrête, oui. Euh, je suis mal, c'est ça. Lidl mmh. Le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Élevé en Norvège, offre valable jusqu'au samedi 7 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Christopher toujours en tête de la course. Mais que fait-il Il, Il s'arrête dans un centre Best Drive. En ce moment, chez Best Drive. Recevez jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Continental. Conditions sur bestdrive.fr. La bonne idée bute, c'est l'opération Crazy Jusqu'à moins 50%. Jusqu'à moins 50% quoi, allez on change son matelas, n'a pas le moment de s'endormir. Eh oui, en ce moment chez But, jusqu'à moins 50% sur une sélection de literie. Oui, jusqu'à moins 50%. But, des prix et des idées tous les jours. Crazy Literie, literie en folie. Voir produits concernant magasin est sur but.fr. Chérie.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 c'est aussi la joie. Des sports d'été, des randos dans la nature, des journées en kayak à refaire le monde, des sessions surf qui nous laissent la peau salée, des viras en VTT à... Ah oui, ça, on adore Et en ce moment, profitez des bons plans chez Decathlon. Venez essayer la chemise de rando quest à manche courtes Travel sans pour femmes à moins 50%, soit 9 euros seulement chez Decathlon. Un cambriolage sur trois a lieu pendant les vacances. Ne laissez pas vos vacances être gâchées. Alors contactez Vérissure pour protéger ce qui compte vraiment. Vérissure, expert des alarmes avec protection 24h sur 24. C'est reparti avec les grosses têtes de l'été, des citations et une histoire drôle. Vous êtes là, vous savez, pour représenter la culture dans les grosses têtes, hein, Christine. Ah bon Ah oui, oui, oui. Et aussi un Je peu... repars, alors. Et aussi, pour surveiller Laurent Baffi. Il, a... <rire> il y a du boulot. Oui, C'est vrai. vrai, il n'y Christine... a que moi. Il n'y a que Christine O'Krent qui arrive à gérer Laurent Baffi. Enfin, C'est ma... ma maîtresse, tout. elle me domine. C'est très relatif. <rire> elle me fouette parfois la nuit. <rire> alors qu'en fait, les blagues de Laurent Baffi vous font rire, Christine. Ah ben, évidemment. Là. Ah, j'en ai une pour Christine. Allez-y. ça ah. les doc... sale ou pas Off, off, Devine pas tant que ça c'est un, un tout-bib il dit écoutez pour vos analyses monsieur il me faudrait un examen de sperme donc je vous donne ce flacon vous aurez une petite pièce à côté avec des revues il y a tout ce qu'il faut et revenez quand vous aurez fini Au bout de deux heures, le type revient avec le flacon vide. Le docteur dit, mais qu'est-ce qui se passe Il fait, docteur, je suis désolé, j'ai essayé avec la main droite pendant une demi-heure. Euh, rien n'est venu, j'ai essayé avec la main gauche. Heureusement, votre petite infirmière à grosse poitrine là est passée, elle a accepté de me de, de, de m'aider. Elle a essayé avec la main droite, c'est pas terrible la main gauche. Elle a même mis la bouche hein, pendant dix minutes, mais c'est impossible d'ouvrir votre flacon. Hein. <rires> Vous voyez, ça fait rire Christine. Ah, Mignon, oui. en fait. Ça se termine mieux que ça n'a commencé. Vu ouais. en fait, que Une... la tête de Christine pendant. <rire> Beaux elle, elle, rass... ah elle tournait autour du pot. Hein. Ouais. Elle a été rassurée par la chute une citation alors il n'y a pas des jacques faciales ce matin. <rire> Là, c'est trop. alors ah il a n'a pas dit ça, Christine. A... Christine vous avez... Non, je n'ai rien dit du tout. Vous avez le droit de le gifler, Christine Oh oui, mais maîtresse. Oh non, il aime ça. Fais-moi du mal. Il aime ça. Moi, j'aimerais savoir si Christine O'Krein dit parfois des gros mots. Elle a dit big en 72. Ouais. Ça fait tous les Et aux <rire> oh, oh, zut, en 79. <rire> mais ça a été coupé. Une citation qui va vous plaire, Monsieur Peroni, pour alors, Michel bon. Folchweiler, qui habite ah. Maling, en Moselle. Je suis sûr que vous la C'est un grand classique qui a dit, mais parfois on ne se rappelle pas toujours de l'auteur des grands classiques, les les « Les bons crus font les bonnes cuites ». C'est bien français. C'est bien français. Tu Du théâtre Les bons crus font les bonnes cuites. Et c'est mort Ah oh, oui, c'est mort. Auteur Jean, Jean Carmet, Auteur de théâtre Auteur de théâtre, oui, c'est pas ce qu'il a fait de plus. Il buvait Acteur Acteur aussi, oui. Ouais. Il buvait Ah oh, oui, il buvait, oui. Johnny Walker Johnny Walker, non. Il a connu la télévision, ce monsieur Non, mais un grand classique, « Les bons crus font les bonnes cuites ». Non. Pierre Dac Pierre Dac Première bonne réponse de Christine Bravo. J'en ai une deuxième pour vous M. Péroni Si c'est pareil que la première, j'ai encore brillé Ah bah oui, parce que c'est Madame O'Krent qui vous l'a piqué Celle-ci Une citation pour Guy Le Qui habite Saint-Jean-Haute-Garonne Qui a dit une personne équilibrée C'est quelqu'un qui a un verre de whisky dans la main gauche Et un autre dans la main droite Ce n'est pas Churchill Bukowski Ce n'est pas français C'est américain je pense Américain et c'est John, John Wayne Burns. John Wayne, non. Non, mais ah c'est oui, WC euh... Fields. WC Fields, non plus. Groschon-Marx, non Dean Martin. Dean Martin, ah, bonne oui. réponse. Oh. De Péronique. Bravo, Bravo. Une citation pour Jean-Michel Leroy, qui habite Carcassonne, qui a dit Il est encore plus difficile de trouver une aiguille dans une botte de foin quand elle est tombée haute part. <rire> Ça c'est français. Pierre Légaré Pierre Légaré non, et c'est français, oui. Est-ce que c'est est -ce est une femme C'est très drôle et c'est quelqu'un qu'on aime bien, qui a toujours été très drôle et qui est vivant, et qui est toujours parmi nous. Non, il n'est plus là, hélas. Jacques Martin. Martin. Autrement, il serait là parmi nous d'ailleurs. Jean, -Geran, Jean -Geran, Carlos. Euh, Carlos, non. Sim. Sim. Sim. Bonne réponse oh de Caroline Diamant. Caroline. Oh là là. Oh là là. Depuis Georges Sand d'hier, t'es ouais. sur un. Une bonne traîne. Je vais traine. monter le niveau pour Virginie Toilette, qui habite dans... oh là là, On l'adore Elle est occupée. Ouais. Elle habite bas. <rire> elle est au bout du rouleau, il paraît. <rire> elle a ses papiers ou pas Non, <rire> écoutez, elle ah bah, Je voudrais faire... savoir si elle a ses papiers, Toilette. Elle fait du yoga et est toujours en position du lotus. <rire> Vous moquez pas, elle a eu un accident de chasse. <rire> elle habite barre le duc Madame Toilette. Bar-le-trou-Duc, et... <rire> si j'ose dire. Oh, oui. oh, non. <rire> Qui a dit l'homme, et c'est assez vrai, écoutez bien cette jolie phrase, l'homme est le seul animal à savoir quelque chose de son grand-père. C'est joli. Mmh. Ah, oui. Oui, oui. Darwin. Darwin, non. Français. Français, oui. La marque. C'est un écrivain. Un écrivain, toujours vivant. Toujours, toujours debout, oui, non. Oui, toujours de, toujours debout non, alors c'est pas lui. Est-ce qu'il est académicien Académicien, non. Il écrit des romans L'homme est le seul animal à savoir quelque chose de son grand-père. Alors des romans, oui, il a eu prix féminin, prix novembre, mais plutôt des essais, écrivain, philosophe, haut fonctionnaire aussi. Au fonctionnaire. Au fonctionnaire. Il a été membre de l'académie Goncourt Pas de l'académie française mais de l'académie Goncourt il, est... li... il a un certain âge ce monsieur oh, bon, Aujourd'hui, écoutez, il est né en 40 euh... Est-ce qu'il a, mouillé... est qu a été mouillé dans des affaires En oh, Mouillé dans des affaires euh... Jérôme Star. Ah, c'est marrant j... que vous disiez ça parce que mouillé c'est pas le les mots mais, mais... Entaché Trempé. Non, on à Tremper Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait, non, il des a fait de prison en tout cas, ah. ça c'est vrai C'est pas Michel Noir Mais pas en France Eh ben ah c oui, c'est euh... le philosophe, c'est... Strauss-Kahn oh, <rire> Excusez-moi, il a fait de la prison de Sud, il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Régis fait... de moustra... Régis, Régis de Bray. De Bray. Voilà. Ah, oui. Debray. de Debray, mais Péroni est allé plus vite que Christine Crenc. Bonne réponse, Jean-Jacques Péroni. Une autre citation pour Pierrick Chollet qui habite Mons, en Belgique, et qui a dit, quand je veux lire un livre, j'en écris un. Français. français. C'est quelqu'un de prétentieux. Ah, c'était quelqu'un sûrement assez prétentieux, pas français. Qui est mort donc Il est mort en 1881. Ah, Ambrose oui. Bierce Ambrose Bierce, non, oh, Il est anglais. Il est anglais Ah, Tout à fait. Seulement en chatement grand Non, Wilde non, non, non, non, non, Oh, oh. <rire> tu connaît la date de mort de tous les, les écrivains C'était un romancier ou un auteur de théâtre Alors c'était un écrivain Mais pas seulement un écrivain britannique Il a certes beaucoup publié Mais il avait d'autres fonctions Il est mort en 1881 C'était un homme politique Promwell. Un homme politique oui, Kipling Promwell. Kipling, non D'Israélie Faut que je le case à chaque fois Benjamin La <rire> Bonne réponse de christine Trent Tête. Laurent Requier sur RTL Maman, le super-héros, quand il se casse une jambe, il fait comment pour vivre Ça dépend. Et toi, si ça t'arrive Oh, t'inquiète pas, mon chéri. Super-maman a tout prévu. S'il y a une chose qu'il faut protéger quand on dirige une entreprise, c'est sa propre personne. Le contrat prévoyance Capagipi vous protège en cas d'arrêt de travail, de maladie grave ou d'accident. Il vous offre aussi des garanties d'assistance dans votre vie personnelle, comme une garde d'enfant ou un soutien psychologique. La souscription du contrat Capagipi s'effectue chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com. Agipi, partenaire d'AXA.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 La Bourse en direct en partenariat avec les Echos et Investir. Bonsoir Sylvie Aubert. Bonsoir Isabelle. Les Boursiers retrouvez le sourire. Eh oui, alors c'est peut-être pas pour longtemps, mais au ah. moins là on en profite. <rire> Plus 0,8%, c'est 366. Euh, les marchés espèrent que le spectre de la guerre commerciale va s'éloigner. Alors on a un journal allemand euh, qui, selon lui, donc le secteur automobile européen pourrait éviter des taxes douanières américaines Si et seulement si les Européens suspendent celles qu'ils appliquent sur les voitures exportées des états unis euh, Donc affaire à suivre. Comme mmh. l'impact de cette politique protectionniste sur la croissance mondiale commençait à vraiment faire peur au marché, eh bien, les investisseurs apparaissent un peu soulagés par cet espoir de concessions tarifaires mutuelles. Sur le front économique, les derniers chiffres sur l'emploi dans le secteur privé aux états unis sont un petit peu moins élevés que prévu. Les données officielles seront publiées demain après-midi. Du côté des valeurs Sodexo et la vedette du jour, plus 9%, le groupe de restauration collective a maintenu ses prévisions de résultats malgré un petit tassement de sa croissance au troisième trimestre. L'automobile est donc à l'honneur en bourse aujourd'hui, plus 4% pour Valeo, plusieurs titres progressent de 3% comme Michelin, Peugeot ou encore Renault. Très belle soirée Isabelle, Bonne à soirée, à demain Sylvie, bonne soirée C'est reparti avec les grosses têtes de l'été, Bernard Mabi, Pierre Bénichoux, Philippe Manœuvre avec une question d'actu. Alors la question est très facile, surtout, j'imagine, pour Monsieur Mabille, qui suit l'actualité politique au jour le jour. Donc, j'imagine que ce sera facile pour vous de me dire quel nouveau surnom le président de la République a-t-il trouvé pour désigner en privé, d'après le journal du dimanche, Monsieur François Hollande. Oh, C'est Zigoto Zigoto Bonne réponse ça, de Bernard Mabille Il a quand même des vieux mots, le Président de la République. Carlin Pimpin, Zigoto, Galimatia, Croquignol. un zigoto, c'est un truc... Truchement. On dit plus un zigoto. Euh... Drôle de zigoto. C'est euh, de... mignon. Ah oui, oui. Euh... Pensez que M. Hollande est un drôle de zigoto, euh, M. Bénichoux Non, pas du tout, non. Non, non, alors pourquoi il dit ça <rire> C'est le meilleur Président de la République qu'on a eu depuis très longtemps. Ouais. Ah oui oh, bah, Bon, rendors-toi, va, Pierre. Vous employez des vieux mots comme ça, vous, M. De Chavanne Je crois pas, non. Moi, j'en emploie Bénichoux. <rire> <rire> C'est un très très vieux mot voilà. alors. <applaudissements> Pierre ne vous laissez pas faire il commence à m'insupporter moi aussi vous voulez que je vous dise ah. franchement alors. et eh bien on partira avec Pierre tous les deux alors <rire> non franchement Bernard qu'est-ce que vous avez à, à, drôle, à vous embêter pas, à embêter une autre... vous voyez pas ce qui me balance notre autre Pierre oui, okay. moi je suis obligé t'es tellement moche <rire> ça c'est l'information que je donne à ceux qui n'ont pas qui n'ont pas la couleur il faut pas savoir ce que c'est c'est l'impression je... d'avoir les frères ennemis vous voyez Bernard oh, Mabi et Pierre Génichoux quand même à peu près le même âge, non, Bernard et Pierre ah, ah, bah non. Non. ah bah non Ah bah Comment non Il ça... oh. oh, y a au moins 20 ans d'écart oh, ça... <rire> oh, Alors là, ça ne m'étonnerait, j'aimerais bien connaître votre âge, tiens Bernard. Oh, vous ne le saurez jamais pas... oh là là. La coquette, oh, la coquette. Elle est coquette <rire> On ne peut jamais savoir ni son poids ni son âge <rire> Même son mari l'ignore. <rire> moi, je suis pour la paix des ménages. Sûr, ah oui, ça, c'est ah, ça... exactement ce qui vous caractérise ici. Ah oui. Ah, oui, oui, oui, oui. ah oui. Moi, je suis pour que tout le monde s'entende. Oui. Que les gens. Si peuvent se taper sur la gueule, ça vous fait rire. <rire> non <rire> Gentiment. Pas vraiment, mais regardez Isabelle, par exemple, aujourd'hui, on est gentil avec elle. Ah mais ça, mais ça, fait du bien. C'est pas sur moi que ça tombe. Elle est heureuse, ça lui fait ah, du bien, ouais. ça fait ouais. un petit répit, une petite ah trêve. Ouais. Vous oui. voyez. Oui. Monsieur Manœuvre est plutôt bien accueilli par ah toute l'équipe. Il se sent heureux ici, vous voyez. Oui, mais ah oui, totalement. Oui. Voilà pas, pas donc, vraiment hein, ouais. à part, part peut-être un peu monsieur Bénichou parce qu'il aime pas les petits nouveaux mais euh, monsieur vrai ça vous n'avez pas été gentil vous voyez oui, finalement c'est peut-être vous payez peut-être ce que vous avez fait à monsieur Manœuvre euh, à monsieur Bénichou Pardon ah, donc, je paye quoi Vous payez <rire> peut-être ce que vous, vous avez fait Vous pas en train de mettre de l'huile sur le feu Laurent il, il, il se taisait là vas-y réagissez Mais j'ai rien fait, faire monsieur Manœuvre Si si quand il a commencé à dire air sur de lui, un peu, un peu péremptoire que, que le rock and roll, c'était formidable, Je dis oui, ça va, ça va, arrête. Il a continué. J'ai dit ferme ta gueule, c'est oui. tout. <rire> rends compte que les Rolling Stones ont chanté à Paris pour la première fois il y a 54 ans. Ouais. Incroyable. Expliquez-moi quand même pourquoi vous retournez voir les Stones ce soir. Parce que ah, c'est gratuit. Du... Pareil. Ah, Alors qu'ils y sont allés déjà deux fois. Vous y êtes allés dimanche et jeudi, c'est ça quand oui, oui, mais quand ils changent des chansons. Même. Ils changent des chansons. Voilà, c'est pas toujours le même spectacle. C'est pas ouais, comme une ces fois. Trucs très... ouais. Là, c'est par route. une fois ils font satisfaction, une autre fois satisfaction, une troisième satisfaction. Ça change. C'est vrai que vous obtenez pas souvent satisfaction. Oh <rires> oh la la la chanson, la chanson. Laurent Laurent, oh. là tu vois je te trouves vache. <rires> mais la, la chanson c'est I get no. il a pas de cette Oui, donc no, get... a... ça peut trouver Moi je croyais que c'était il était content mais pas du tout. Mais non, non voilà, c'est ça que c'est la rebellitude. il a une faute de grammaire terrible en plus. Ah oui. C'est ouais. I can't get satisfaction. Je ne peux pas « I can't get no satisfaction ». C'est la double négation. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. « C'est can't pas ça. get no ». Je ne peux pas avoir. Et là, le cœur fait « satisfaction » pour préciser ce qu'il ne obtient pas. Tu ne vas pas, pas corriger, pas. Pierre, écoute. Oh, « I can't Pierre. get no ». Il faut non. taper sur les rimes, il faut, euh, il faut non, être mais... sur la musique. « Philippe Philippe Philippe, no. Philippe, Philippe, Philippe, Philippe. Ça va bien se passer. Tu ne oui. <rire> <te rire> dis pas « je ne peux pas avoir pas de satisfaction ». Oui, mais c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. « contrarie pas, tu sais, le contrarie pas. Faut pas contrarier Stone Benichou. Oui. Il a quand même écrit un grand film, Turf. Alors le contrarie pas. Et vous le cherchez, Bernard <rire> non, Je l'aime, je l'aime voilà. Où est-ce que vous allez être installé alors Vous avez des bonnes places Ah bah oui, en coulisses Non, rire. on va être dans les tribunes, on va bah être dans oui. les tribunes, voilà C'est qui, en... qui vous invite bah On oui, espère oui. On va aller les voir direct à la sortie de l'émission On n'a pas, pas, pas, pas encore les places, mais on va aller les voir <rire> Avec la pub qu'on leur fait depuis deux jours, c'est bien incroyable ils alors en ont besoin heureusement que vous êtes là, les gars y <rire> allez vous, Christophe, vous y Non, allez -y. non, mais j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien aussi, j'aimerais bien Bah, viens avec nous C'est bien le nou euh, nouvel aréna là C'est pas mal mais il y a un peu est un problème le de son, ouais, le... le son est un peu pour Beaucoup ouais, d'écho Beaucoup d'écho ah, au milieu de la C'est pas grave si c'est une salle de concert Non mais <rire> bien ouais, C'est bien mais il y a un problème de son <rire> Jusqu'à 18h Les grosses têtes sur RTL Laurent Ruquier Trop vrai. Feuille de briques craquante, cherche fromage de chèvre au cœur tendre, pour couler des jours heureux. Justement chez Grandfrais, la bûchette de chèvre blanche ou cendrée de 150 grammes est à 1,49€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grandfrais. Jusqu'au 7 juillet, 9,93€ le kilo, fabriqué dans l'Indre, 22% de matière grasse sur produit fini. Pour votre santé, bougez plus. En juillet, il euh, y avait cette reprise de 4300€ de tout ce qui roule pour l'achat d'une Opel Corsa, avec climatisation, radio-CD, Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y aurais cru Je veux dire, euh, la Mandelvis, j'y ai pas cru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 Loyor taxe pour un transit courrier ambiant de 75 chevaux prêts à port de 1450 euros. LLD professionnels 24.30 mille km jusqu'au 30 septembre. C'est acceptation par Brayman Elise, voir fort.fr Et parmi vos grosses têtes, Bernard Mabi que vous retrouverez, notez bien l'Olympia, à Paris le 12 janvier 2019. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Pascal est au téléphone depuis Pontcharra dans l'Isère. Bonjour Pascal. Euh, Laurent. Que faites-vous dans Bonjour. la vie Je suis infirmier. Infirmier, infirmier c'est ah la journée. journée. On a eu une infirmière tout à l'heure. Et, et vous êtes dans l'Isère. Elle était en Moselle. Et vous écoutez tout de même les grosses têtes. Ah bah tout à fait, en voiture, entre chaque patient, ça nous permet d'avoir un petit peu de sourire et puis d'essayer d'en donner aux, aux patients. Car également. vous êtes infirmier à domicile. À domicile, tout à fait. Et, et, voilà. et vous avez des chouchous parmi les, les grosses ouvrir, têtes Oh oui, bien sûr, euh, bah écoutez, vous d'abord, et puis oh, euh, Pierre oh. Bénichou, Laurent Baffi, mmh. Christophe de Chavannes. Ah bah voyez, merci beaucoup. Babi, euh, bien sûr, monsieur ah, Babi. Ah merci. Vous, vous êtes beaucoup. sûr de sûr d'après euh, Laurent et moi <rire> <rire> Vous ne déplacez pas pour Pierre, il est déjà piqué. Hein. <rire> Pascal, voici la question qui va peut-être vous emmener dans un club vacanciel. Vous connaissez les clubs vacanciels euh, Écoutez, euh, pour vous avoir écouté euh, les jours passés, oui, euh, j'ai découvert sur Internet. Voilà, il y a 21 clubs que vous choisirez, soit au bord de la mer, soit à la montagne. Vous serez accueilli en pension complète ou en demi-pension avec vos enfants, si vous avez des enfants. Ah c'est parfait. Pourquoi en pension complète ou en demi-pension Parce sait. que ça dépend des clubs. Ah, bon, vous voyez, il choisira son club, ouais. soit il ira dans un club très cher en demi-pension, soit dans un club moins cher en pension complète. Mais ouais. il paye pas de toute façon. Non, mais justement. <rire> okay. bon, vous avez compris vous monsieur. Oui, tout à fait. Une semaine de vacances, vous je... pouvez voir le détail sur le site internet vacanciel.com. Si ils y vendent qu'à il deux, ils peuvent peut-être manger les deux fois. <rire> cest à qu'avoir Gérard en vacances, à mon avis, pour un hôtelier, ça doit être l'enfer absolu. Hein. Ah c'est vrai Je ah ne partais oui. jamais en vacances. Vous ne partez jamais en vacances, Gérard ah, si. Vous voulez que je vous offre une petite semaine avec vacanciel euh, Non. À Norseille. <rire> <A North> Il <rire> y a quand même <rire> du favoritisme. Hein. Pourquoi Bah euh, moi non plus je pars jamais en vacances et vous m'avez rien offert. <rire> euh, ce que vous venez d'entendre est le rire sardonique quand, de Benichou Quand, quand c'est pas écrit à l'avance, ça vient pas. <rire> Vous arrivez en plein duel, Mabi bénichoux Il faut vous expliquer quand même, Pascal. Mais vous allez quand même réussir à vous glisser entre les deux, si j'ose dire. Oh, oh, attention. Pascal, la question cinéma, la voici. Dans quel film voit-on les deux poilus, Édouard Péricourt oh. et Albert Maillard oh. ah, ça oh. Au revoir. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut, c'est gagné. Expliquez un peu. Vous pouvez expliquer de quoi il s'agit quand même Eh bien écoutez, c'est euh, le, le film euh, du bouquin de, de le Pierre Lemaître, que, que, que Dupontel a mis en... En, en image. En Une image, image. c'est voilà. très bien, voilà, vous avez bien un, résumé, parce Un Pascal. prix Goncourt de 2013. Exactement, le prix Goncourt 2013, au revoir là-haut, prix Goncourt écrit par Pierre Lemaître, qui effectivement est adapté au cinéma par Albert Dupontel, avec... Entre autres, évidemment, euh, Laurent Lafitte, Dupontel euh, lui-même, un jeune acteur qu'on ne connaissait pas, mais qui, en deux films, euh, vient de faire... Gérard 120... Depardieu <rire> Il jouait dans 120 baillements ouais, Pas 120, 120 oh, battements, 120 battements... Ah, je me suis endormi pendant ce film. Oh non, c'est très beau, oh, 120 oh, battements oh, par minute. Bon. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, ouais. écoutez, peu importe, il y a là une distribution incroyable. Il paraît que le film est très bien réalisé. Ça s'appelle Au revoir là -haut". Alors, l'histoire, c'est effectivement <rire> deux anciens poilus Ah, mais c'est un truc de cul Non. <rire> deux, 14, 18. C'est oh, deux trous du cul. <rire> qui se lance dans un trafic de faux monuments aux morts. Ça, c'est quand même ah, assez... Rigolo, ça. n'a euh, pas existé. Hein. Ça, c'est fictif. Mais il paraît qu'en revanche, après la guerre 14-18, il y a eu un, un trafic, parce que ça, c'est le deuxième sujet dans le film, un trafic de cercueils. Euh, et ça, c'est la réalité historique. On vendait des, des cercueils pleins, mais avec des cordes d'allemands, en faisant croire que c'était des Français à l'intérieur. Oh là... là. C'est pas con, ça. Ah euh, oui gros malheur. Et quel était le but De se faire de l'argent. Monsieur de savez les escroqueries, le but, c'est souvent de se faire non de l'argent. Pourquoi se faire de l'argent en, en un cercueil plein on oui, pas. Non, moi non plus. Si tu vas voir des gens, tu dis il y a votre enfant ah, dans ce cercueil. Ah d'accord, il disait des gens, c'est le vôtre. Eh ben oui. Ok, d'accord, Mais excusez-moi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en 45. <rire> <rire> là, en 18, tu savais pas qu'il l'avait fait aussi. Ah, ouais. Ça sent le vécu. Mais tout ce qui est pour prendre du pognon aux familles dans la douleur, il faut le faire <coughs> moi j'ai la liste des morts du jour j'arrive avec mes tapis <coughs> et je dis le pauvre il m'avait commandé trois tapis et voilà. <coughs> pour sa mémoire prenez un s'il vous plaît <coughs> il faut prendre l'oseille là où ce qu'elle est je vais te dire un truc au revoir là-haut c'est une expression aussi le titre hein, du roman et du film il faut quand même l'expliquer ça vient d'une dernière lettre adressée à sa femme par un soldat qui s'appelait Jean Blanchard qui a été fusillé injustement en 1914 et une lettre dans laquelle il avait écrit au revoir là haut ma chère épouse c'est ouais, beau ouais, quand ouais. même triste, hein. au, au revoir là haut et bien vous vous allez partir pendant une semaine Chez Vacanciel, Pascal. C'est bien, non Merci beaucoup, oui, c'est très très bien. Merci à beaucoup. Verdun. Pardon À Verdun. À Verdun. <rire> ouais. <Et> là, faut <rire> se dépêcher parce qu'il y a la dame qui attend sa piqûre. Et vous reprendrez une bière à notre santé. Merci Pascal. RTL, les grosses têtes, Laurent Requier.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 Voir conditions dans les points de vente PMU Jouer comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé Chérie j'ai craqué Comment ça oh, J'ai pas résisté J'ai acheté un pot de yaourt Et alors Bah il était si mignon Si glamour A ce prix là 8 990 euros Comment ça 8 990 euros Attends j'ai peur là Non mais je te parle du pot de yaourt Oh génial Tu t'es offert ta Fiat 500 oui. Depuis le temps que t'en rêvais En juillet fêter l'anniversaire 500 Et craquez-vous aussi pour son charme Fiat 500 est à partir de 8 990 euros seulement Offre aux conditions de reprise prime à la conversion gouvernementale et bonus écofia déduit jusqu'au 31 juillet sur Fiat 100 Pop 1 litre 2. Détails sur Fiat.fr fiat. A suivre sur RTL Les Infos, tout à l'heure dans 5 minutes, RTL Soir, présenté par Philippe Robuchon, qui recevra à 18h20, Florent Guéguin, directeur de la Fédération des Acteurs de la Solidarité. Autre invité, 18h35, Natacha Saint-Pierre, pour son album, Thérèse Delisieux. aimé. c'est tout donné mais pour l'heure. Nous retrouvons Laurent Ruquier et ses grossettes de l'été avec une question culture. Alors, ma question concerne quelqu'un qui a 85 ans. J'aurais pas cru hein, que c'était son âge. Aïe. 85 ans. Et si vous allez tout simplement au musée de d'Aix-en-Provence, vous pourrez voir une exposition où euh, figure son autoportrait. Un autoportrait où on le voit en salopette bleue et chemise rose. Quel est cet homme de 85 ans qui a peint son autoportrait en salopette bleue et chemise rose car, car il porte toujours une salopette bleue. Il paraît. C'est un, un peintre. C'est un vieux monsieur qui porte une salopette en permanence et qui est un auteur. Mais pourquoi vous dites pas son nom si vous le savez Parce qu'il ne me vient pas. Mais que je le connais. <rire> mais non, c'est un peintre, c'est pas un auteur. Oui, c'est David O'Kne. David Ockney non. C'est soulage. Soulage, non. Bah soulage, ça m'étonnerait qu'ils sont en rosé bleu, bah alors que le pas. mec fait que du noir ouais, et du marron. Et puis surtout, soulage, est plus âgé encore, je crois, ah ouais. beaucoup plus âgé. Alors, de 85 ouais. ans. attendez, 85 ans, il est français Non, il n'est pas français. Il ah, est anglais. Ah. Il n'est pas anglais. Il est américain. Il n'est pas américain. Il, est, il est, est espagnol. Il est espagnol. Espagnol, non. Italien. Bon, bah, non, écoutez, bah, il est portugais. On va pas en faire tous les pays. Il hein. est européen. Il n'est pas européen. Il a à signé. Amérique du Sud. C'est pas, pas, pas un Japonais. Non, c'est pas un Japonais. C'est pas Botero. Et c'est Botero. Bonne ah oui, voilà, voilà. réponse de Philippe sculpteurs <applaudissements> Ah, il y a ans Fernando Bottero, ah, un sculpteur oui, oui, oui. et un peintre, hein, les oui, deux, oui, attention, oui. on voit... Euh... Moi, j'aime bien ces peintures, ça, on dirait un, une photo d'identité de ma mère. Si vous allez à l'hôtel de... <rire> <rire> elle, est, elle est forte, celle-là <rire> Si vous allez à l'hôtel de Comon, à aix en Provence, vous pourrez voir une exposition euh, Bottero jusqu'au 11 mars prochain. Alors attention, il n'aime pas dire, justement, que les personnages qu'il peint sont gros. Oui. Il dit ils ne sont pas gros, ils sont volumétriques. Ah, Voilà. Mais est... comme Mabi. Oui. Euh, Mabi ma volumétrique. Ma bille volumétrique. Il adore justement l'exploration d'un monde aux formes exagérées. Et voilà pourquoi il exagère pas seulement d'ailleurs les humains, mais les objets qu'il oui. peint aussi euh, oui, sont sûr. tous. Plus gros, j'adore. Sachez d'ailleurs qu'il y a un bronze de Botero qui a été euh, volé, volé et retrouvé redé, chez un avocat. Exactement, 425 000 euros le bronze quand même qui avait été volé dans une galerie d'art à Paris. Euh, ça coûte cher un Botero quand même. Ah bah voir. moi j'en ai un. C'est pas vrai. Oui, j'étais chez Charles et j'ai acheté ah. du Botero. <rire> oh, ça va bon pas tout esprit là. Oh là, là. Ouais. Moi aussi j'en ai un. Vous avez un vous Oui mais moi c'est plus c'est un disque, c'est un botero de Ravel. <rire> Moi j'ai des copies parce que j'allais au musée Botero. C'est en Colombie, c'est à Bogota. Ah oui, un... oui, les Colombiens. Vous avez raison oui. de le rappeler. Et il y a un super musée. Du coup, tu peux acheter des, des reproductions. J'adore Yves, Victor Hugo. Est-ce que j'avais la... la ballerine Qui ça Parce que mon... mais il y a une ballerine. Moi mon rêve, un jour, j'ai toujours rêvé ça, c'est de pouvoir m'acheter une ballerine de Botero. Oui, une danseuse, On hein, pas la chaussure. <rire> Non, non, C'est une grosse ballerine, elle est comme voilà, ça C'est une ballerine replète Elle est volumétrique elle, elle, a, elle a les mains comme ça qui se touchent en haut et, et, et. Oui je vois, non j'ai pas elle est sur un. une pointe. Et elle est sur une pointe, elle est géniale cette ballerine Non, j'ai dans la salle de bain, j'ai Adorev J'ai euh, portrait de famille J'ai euh, voilà, jamais sympa. pu me l'acheter Bon j'ai une photo de d'Amido dans danse avec les stars mais... <rire> <rire> Je ne cautionne pas <rire> Arrêtez, es... <rire> après je la croise elle me dit hey, Tu m'as pas défendu Et machin Ah vous arrivez en fait à vous croiser <rire> Dis donc Bernard C'est des blagues sœur. volumétriques Veux-tu que je te fasse apporter un miroir raison, Mon chéri Il a raison <rire> <rire> Philippe Manœuvre a raison Manon, on a tellement d'ennuis avec tout On ne se moque pas des gros On se moque des volumétriques Voilà <rire> <rire> <rire> <rire> <rire>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 RTL Soir